AIDS un rock classique.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 du shock rock, du blues rock, du rock'n'roll et bien sûr du metal. Dans la deuxième moitié de l'émission, on va entendre des artistes des formations comme Black Sabbath, Alice Cooper, Bram Stoker, Judas Priest, Iron Maiden, Monster Magnet, Merciful Fate, Slayer et Orange Goblin. J'aurai une nouveauté à vous présenter, soit le nouvel album de la formation de black metal progressif norvégienne Enslaved, intitulé Re-etire. Et en plus de tout ça, je vais vous présenter un groupe de heavy metal anglais des années 80 du nom de Grim Reaper, ainsi qu'une face complète d'un album véné t classique paru il y a exactement 35 ans cette semaine, soit Creatures of the Night, du groupe le plus approprié à l'Halloween, Kiss. Le Dr. Pendragon va se joindre à nous dans environ une heure, puisque, évidemment, d'ici là, Simon f i t z b a y viendra nous présenter les éphémérides du rock de la semaine du 22 au 28 octobre. Donc, encore une fois, une émission. Qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrais rock, ainsi qu'aux amateurs de films d'horreur. Question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter une pièce tout à fait appropriée à notre thématique Monster Mash de Bobby Boris Spickett and the Crypt Kickers. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des ménomans et la plus éparante de Trois-Rivières. C'est fou! 89.FM! Late one night, when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise. And suddenly, to my surprise, he did the, match. He did the monster a t h He the did m match. It was a graveyard smash, He d it d h match e It got on in a flash. He did the, match. He did the monster match. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abode s to get a jolt. From my electrode, the s they did the monster mash. The monster mash! It was a graveyard smash. They d the It d h mash! e It got on in a flash. a s h They did the did m They did the monster mash. Zombies were having fun. The party had just begun. The guest s included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the monster, mash. the monster Mash. It was a graveyard smash. They played the mash played It got on in a flash. They played the, mash. They played the Monster Mash.、Oh. Out from his coffin, Rex's voice did ring.、Oh. Seemed he was troubled by just one thing. Watch, Opened watch. the lid and shook his fist and said,、oh. Whatever happened to my Transylvania twist? It's now the Mash. It's now the Monster, mash. the Monster Mash. And it's a graveyard smash. It's now the mash. It's Mash caught on in a flash. It's now the, mash. It's now the Monster a s It's h n w the m o Mash. Now everything's cool. Jack's a part of the band. And my Monster Mash is the hit of the land. For you the living, this mash was meant to, when you get to my door, tell them Boris sent Then you. Then can mash Then you can monster mash. The Monster m And s h a do my graveyard smash. Then you You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can monster mash. Mash c o o d Easy, dear boy. o u impetuous of m、mm. o n s t e r Mash cool. Monster mash. Monster Bobby, d y Non, pas o d y o b b Boris Pickett, and the Crypt Kickers Monster Mash. C'est un des grands classiques associés à la fête de l'Halloween qui est sorti c o m m en ça e 45 taux en 1962. Ça a connu un très grand succès. C'est une chanson, un novelty song, comme disent les anglophones, qui fait référence comme ç aux monstres, aux films d'horreur classiques de la Universal dans les années 30. Déjà, un amateur de films d'horreur. Classique de la Universal.、Euh, ben, je connais tous les, tous les monstres、euh, qui ont été vraiment importants les films, malheureusement, je n'ai pas réussi à en, en écouter beaucoup. Non, Ils sont、non. difficiles à trouver maintenant de nos jours.、Ah, bon, on, les a sortis dans, on a sorti des, be des beaux coffrets、mm -hmm. euh, de, de, de, de ces monstres-là il y a quelques années.、Euh, Euh, j'ai eu la chance de mettre la main là-dessus. Là, et puis,、euh, tu sais, j'ai écouté plusieurs fois Dracula avec Bélaï l u g o s i Frankenstein et、euh, The Wolfman aussi. C'est des trucs qu'on ne s t a n d pas.、Là. Ah non, effectivement.、Euh, la créature du lac noir, c r e a t u r e from the Black l a g o o n Ils refont un, un Creature of the Black Lagoon. C'est、ah, e ça, c'est、ah, pas une bonne nouvelle, par exemple. C'est、ouais, pas, pas. toujours classique.、Mm -hmm. euh, en passant, Monster Mash、euh, est monté jusqu'à La première position du Billboard en octobre 62, il y a, il y a 50 ans. Elle est r e s t é e au sommet. Elle est retournée Au sommet des palmarès en 1970 et 1973. C'est quand même particulier.、Ah ouais? euh, initialement, la chanson avait été bannie par la BBC en Angleterre. On la trouvait trop morbide. <rire> <rire> Mais elle est montée jusqu'en troisième position quand on l'a ressortie en 1973.、Euh, en fait, elle a eu tellement de succès, cette pièce-là, en Angleterre, qu'on a organisé une tournée de spectacle de Bobby Peckett et Brian Ray. Euh, faisait partie des Crip Kickers、euh, lors de cette tournée anglaise de 1973. Il avait 18 ans. Alors, Brian Reese, c'est le guitariste et bassiste de, de Paul McCartney.、Mm -hmm. oui. euh, et il、euh, y a plusieurs artistes qui l'ont repris, Monster Mash, au cours des ans. On peut signaler entre autres les Beach Boys. Oui, en ils, effet. Ils l'ont repris sur leur album In Concert. De 1964. Euh, 1964 euh, il y a l e s acteurs Bobby,、euh, Boris Karloff. Je suis amusé avec des b o b b y aujourd'hui. <rires> <rires> Boris Karloff,、euh, Vincent Price et Ron Howard dans, dans un épisode de, de Happy Days en 1 9 78. D'ailleurs, ça m'avait badé parce que、euh, Happy Days était censé se passer dans les années 50 et cette c e t t e p i è c e l à c'est 62. Effectivement,、euh, oui. En tant qu'amateur d'histoire,、euh, des anachronistes comme ça, ça me, ça me dérange、oui. vraiment. Euh. Il y a Rush aussi、euh, dans la pièce instrumentale Limbo du disque Test for Echo qui l'ont s e m b l,、euh, l é si on veut, ils l'ont échantillonné.、Euh, il y a Goofy, <rire> <rire>、uh, les, a les Misfits et, et, et même Les Smashing Pumpkins sur un album en concert. Ça, ça doit être pas bon, par exemple. <rire> <rire>、euh, Bobby Beckett, lui, est décédé de la leucémie il y a 5 ans en 2007 à l'âge de 69 ans.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 plein d'éphémérides encore pour vous, en fait, cette semaine. <rire> o n sera rassasiés d'ici la fin de cette heure. Et on débute le 22 octobre 1961, alors que Chubby c h e c k e r apparaît au e d Sullivan Show et joue de twist. Oui. Est-ce que ça a semé, semé une commotion?、Euh, je pense、ah, pas que ça ait semé ah, ah, ah, une si grande commotion. Par contre, je crois que ça a été le début vraiment de cette, cette grande vague du oui, twist.、Euh, pièce qui n'a、euh, pas été le premier, Chubby c h e c k e r à faire cette pièce-là, mais c'est lui vraiment qui l'a. Populariser sa danse. Exactement.、Euh, danse qui, par la suite, fut.、Euh, ça a été populaire jusqu'au milieu des années 60. Oui, bien, en fait, ça... les, les, les danses étaient très éphémères. Il、ouais. euh, y a eu le twist il y a eu le mash、mm -hmm. le potato mash effet, qui a inspiré le monster, monster match. match. Exactement. Et oui, et donc,、euh, ouais, ça, ça a été、euh, le début de cette carrière de Chubby Checker、mm -hmm. et la, la, la carrière、euh, du twist.、Oui. <rire> oh, ça ç a a été pas mal effeminé, par exemple.、Oh, oui,、le、ça twist, a été effeminé.、Euh, ouais, Je pense pas que ça a dépassé、euh, 64. Non,、ah, c'est、euh, ça. C'était alors que les Beatles chantaient Twist and Shout en 1962.、Oui. Mm -hmm. ça, ça a aidé à revivre peut-être un peu、oui. ça, mais ça n'a pas été extrêmement long. Non. Non. Je me rappelle d'avoir vu un, un vieux film euh, euh, anglais euh, avec Miss Marple.、Euh, J'oubliais le nom de l'actrice, qui était une dame、euh, très, très âgée là, dans les années 60 et à un certain moment donné. Euh, elle se met à danser le twist comme ça. Et,、euh, mais c'est vraiment très drôle,、ah, ouais. juste de la, la voir. c e une madame qui a quelque chose comme 80 quelques années qui danse le twist. C'est très, très, drôle.、Ah, c'est assez spécial.、Euh, par la suite, en 1964, dis-je, e de 1964, d The Who、euh, échoue une audition pour EMI. Ils étaient alors considérés comme le groupe de l'heure, pourtant,、oui. à l'époque.、Euh, ils ont manqué de flair cette fois-là. En <rire> effet. Mais ils sont allés signer.、Euh, C'est Deca. C'est Deca,、mm -hmm. oui, effectivement. Deca qui avait refusé les Beatles. Qui sont ah s o n c'est r a c k C'est Track. track. Pas,、oh、ouais, les, oui, c'est les r o l l i n g Sons t e qui étaient sur、oui. Deca.、Oui. Euh, mais les Who avaient aussi essayé de se présenter、oui. sur Deca. Et même chose, ça a、mm -hmm. été l'échec, malheureusement.、Oui. Euh, ils n'étaient pas au bon moment, là, au bon endroit. Non, c'est ça, a u s s i les gens qui les ont auditionnés étaient probablement des gens de peu de f l a i r en effet, <rire> en effet. En、uh, 1966, cette fois-ci, ce sont les Beach Boys qui lancent leur succès Good Vibration, bien sûr. Oui. Qui fut leur premier numéro un. Oui. Qui était censé、euh, s'en aller sur、euh, Smile. Oui, en effet. Et qui, malheureusement,、euh, projet Smile fut avorté. i s ça s'est retrouvé sur Smile et Smile, par、mm -hmm. contre, l'année d'après. Oui, c'est vrai. En、euh, 67.、Donc. Album beaucoup moins intéressant、mm -hmm. que Smile. D'ailleurs, là, on, vraiment, on a pu goûter à ce qu'aurait ce、ah. qu été、euh, ce, cet album、euh, l'année dernière, lorsqu'on a sorti ce, cet immense coffret.、Mm -hmm. euh, mais donc, Smile et Smile, qui, qui, qui est toujours un album que j'ai trouvé extrêmement p a u v r e Un album、oui. avec deux, trois pièces, dont g e Vibration qui vaut、vale、l la、ouais. peine, mais sinon on oublie le reste.、Mm. En 1969, et bien après avoir nié les rumeurs de sa mort, Paul McCartney s'en va passer du bon temps en Écosse, tout simplement,、oh. <rire> s'éloigner des m é d i a s en, en fait, il était en Écosse hein, quand ouais, il était en é c o s s Je ne me rappelle pas quel journal avait envoyé、euh, des journalistes, un photographe et une journaliste pour.、Euh, Euh, Enquêté、euh, là-dessus. Il était fâché d'avoir、euh, vu son intimité、euh, être envahie comme ça. Il avait fait une grosse crise. mais tu te rappelles que Gardner avait sa petite fermette en é c o l e C'était son lieu, vraiment. Et, et il était protégé par ses voisins.、Mm -hmm, ses voisins、fait. empêchaient、euh, les intrus de, de, de se rendre là. Et、euh, là, ce que le, la journaliste avait fait, et la photographe, c'est qu'ils ont entendu que les voisins soient partis à la baisse le、Aha. dimanche matin. Ils se sont faufilés、ah. chez Paul, qui les a mal reçus. <rire> Mais Paul a réalisé assez vite que c'était une grosse gaffe de sa、mm. part. De... Alors,、euh, il courait après eux, et, là, il les a charmés.、Oui, et c'est、oui. euh, à a... ce moment-là qu'il a nié、euh, son décès. <rire> c'est un peu prématuré.、Hein? En effet. En 1974, cette fois-ci, Kiss lance leur second album, Hotter Than Hell. Ah, oui, il est très bon. Ben, les trois premiers albums de Kiss sont excellents. Les、mmh. trois premiers albums de studio, après ça, ben, ils n'ont plus jamais réussi à reproduire、euh, des disques en studio aussi bons. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal, là. Mais vraiment, c'est les trois premiers là, qui,、euh, qui sont absolument excellents.、Là. Les trois albums qui ont mené à l'album Alive、oui, par la suite. Oui, exactement. Parce qu'après ça, euh, bon, euh, Destroyer, on aime ou on n'aime pas. Là.、Mm -hmm. Moi, je trouve qu'il y a des grosses lacunes, ce disque-là.、Ouais. Euh, Rock'n'Roll Over aussi, de même que Love Gun. Après ça, ils ont décidé de devenir.、Euh, i l é t a i t très f r u s t r é que les critiques、euh, les prennent pour des clowns,、euh, mm -hmm. les, les, les prennent pas au sérieux. Alors, ils ont décidé d'aller vers quelque chose de plus,、euh, je dirais,、euh, accessible. Et,、euh, et c'est là qu'ils se sont plantés, c'est ça. Ils se sont plantés, ils se sont couverts de r i d i c u l e Ace Freely e est parti. Et puis.、Euh Yeah. C'est une bien mauvaise décision pour eux. e n s u r t e In Hell, par exemple, c'est vraiment un bon album. Ouais, donc,、euh, un album que je devrais écouter. Avec une pochette très étrange. <rire> vraiment incompréhensible,、ah ouais? la pochette.、Ouais, c'est Et... très bizarre.、Ah, bon, ouais. j a i r a j e t é un coup d'œil tout à l'heure.、Ouais. En <rire> 1976, c'est Keith Moon qui joue malheureusement son dernier concert avec les Who, sans le savoir.、Ouais. Avait... Ça, c'était pour le, le film、euh, The Kids Are Alright, je pense.、Mm -hmm. Ça, C'était dans un. Dans un studio de cinéma. Vous avez、euh, invité un public et ils ont joué、euh, s a m b a b a O'Reilly et Wong It f o l l Again, ça c'est ça.、Okay. Et pour terminer cette journée du 22 octobre en 1982, la mairesse de Worcester dans le Massachusetts déclare le Van Allen Day en réponse à une pétition signée par 25 000 personnes. Ah, quand même. C'est bien. C'est très bien. Oui. Euh, ce qui nous amène par la suite à la journée du 23 octobre. Nous débutons en 1947 avec la naissance de Greg, Rid Greg Ridley, plutôt bassiste d'Humble Pie et Spooky Tooth.、Mm -hmm. Également en 1962, Steve Lynn Morris j h n k i n s plus tard connu comme le Little Stevie Wonder, enregistre son premier simple à l'âge de 12 ans. La pièce se nomme Thank You for Loving Me All the Way. Oui. Oui,、euh, ah, il débutait très jeune. C'est ça, on en a、mm -hmm. déjà parlé. On a l'impression qu'il est vieux, vieux, vieux, Stevie、tout. Wonder. Et puis, euh, non, euh, euh, il a débuté tellement jeune que. C'est ça. Oui, effectivement. Que... Mais a, a, Moi, c'est ça. Avant de savoir que dans les années 60, en fait, il était un jeune, je me disais,、ah, il fait carrière depuis les années 60, quand même à peu près à l'âge de Paul McCartney. Mais non, est, non donc, il est au début de la soixantaine. Non, il est au début de la soixantaine. Ben, en fait, je pense qu'il a 62 ans. Oui, c'est bien possible. <rire>、euh, oui, il avait l'âge de 12 ans, en effet. 62 ans. <rire> en 1966, cette fois-ci, The Yardbirds donne un premier concert avec leur nouvelle recrue, un certain Jimmy Page. Oui. Fait. Et ça, c'était la deuxième fois que les Yardbirds essayaient d a l e r chercher Page. La première fois, il a refusé parce qu'il、euh, était musicien il était, de studio. Il était, il était bien payé. C'est ça, c'était très payant pour lui. Puis en plus de ça, il avait eu une mauvaise expérience avec.、Euh, comment s'appelait ce, ce, ce groupe,、là? Christian and the Crusaders?、Mm. Euh, euh, il avait fait de la tournée avec eux. Il était tombé malade. En tout cas, ça, ça, avait,、euh, ça avait été une mauvaise expérience pour lui. Il s'était dit qu'il tournerait plus jamais. <rire> Alors, euh, il. Euh, Il est resté musicien de studio et les Harbors sont allés chercher、euh, Jeff Beck. Oui, en effet.、Euh, Jeff Beck, qui,、euh, par contre, est quelqu'un avec un caractère assez particulier.、Mm -hmm. Et、euh, lorsqu'ils ont perdu、euh, leur bassiste, Eh bien, p a g e、euh, est devenu. Ils l'ont demandé à p a g e、euh, de devenir de le bassiste. Et il a accepté parce qu'à ce moment-là, il était tanné de, du travail de studio. On en ça, a parlé. Il enregistrait、euh, avec Johnny h a l l y d a y C'est ça. C'était, ouais, bien, c'était、euh, en fait une session d'enregistrement avec Johnny h a l l y d a y qui a été l'élément déclencheur. Là, il l'a trouvé tellement détestable,、oui. là, tellement prétentieux qu'il、euh, dit Je ne veux plus jamais travailler pour du monde comme ça. Et、euh, <rire> il en a quand même fait encore du travail de studio, hein,、oh, ouais, euh, ouais. même s'il fait. Faisait partie des h a r d b u r d s entre autres, mais avec des gens plus plaisants que Johnny Holliday,、euh, Donovan, entre autres.、Mm -hmm, mm -hmm. euh, même euh, Screaming Lord Such. Ah oui! Oui, oui, j'ai présenté ça. J'hésitais cette semaine à peut-être t e présenter. Finalement, euh, euh, je suis allé avec、euh, Grim Reaper. Euh, mais ça va être、euh, mon artiste.、Euh, c'est en novembre que je le présente, un artiste obscur,、euh, Screaming Lord Search,、mm -hmm. Such. Et euh, euh, Jimmy Page a、euh, enregistré un album avec,、euh, avec John Bonham. Screaming oui, Screaming i o e d Such. C'est un chef-d'oeuvre, mais c'est pas si mal. C'est -ce que e c là qu'ils se sont connus, donc ils se connaissaient déjà. Non, ils se connaissaient déjà. Alors, en fait, même,、euh, je pense que les Diplom. Était, euh, était déjà en, en, en marche. Ah, ok, bon, déjà, c'est bien. <rire>、euh, et nous terminerons cette journée、euh, du 23 octobre, courte journée, et bien, cette fois-ci en 1978, alors que Sid Vicious commet une tentative de suicide en attente de son procès pour le meurtre de Nancy Springen. Oui. h e u r e u s e m e n t b e n heureusement pour lui, ça n'a pas réussi. Oui, sauf qu'il est qui parti qui m i l est、ça. mort quand même. Oui, ça, il、euh, était mort est, en dedans, de toute, toute façon. C'est ça, exactement.、Ouais. Écoute, on va y aller,、euh, vu que c'est une journée spéciale, c'est une émission spéciale à a l o w e n on va y aller avec des choses et p e u e s qui n'ont pas nécessairement rapport, parce qu'on pense tout le temps à la musique qui a rapport avec、euh, des trucs. Qui, qui sont en, en concordance avec les éphémérides. Mais là, on va y aller avec des trucs carrément horrifiques en y allant avec celui qu'on pourrait appeler peut-être le, le, le père ou l'arrière-grand-père de, de, de Marilyn Manson, le premier、oui. à avoir utilisé l'aspect morbide de films d'horreur à l'intérieur d'un contexte rock'n'roll. Je parle de Screaming Jay Hawkins. On va tout de suite aller écouter la pièce Little Demons. Vous êtes sur les zones de la seule station. フォーギー・ロックス、クリルディーン、ボンスター、ファイア n スアイス、ス i ープンスヘッジガーティービルクーディーディーディーディーディーディーディーディ In his soul for the one he l o v e s so he had death on his mind. c a u s e my demon let him go g on n a run through the world till he understands his pain. Somebody h e l p him g e t his demon home again. he did a that guy, that guy with... He made the grass turn r e d h even e put pretty hair on grandma's bald head. He made the moon back up, he even pushed back time. Took the fruity out of fruity, had the devil drinking wine. He did a... t up. That cat was mad. <laughs> So she finally got across to the crazy little demon that a woman's still a boss. Down in the valley on the foggy rock, you can still hear the demon blowing his top. did a Momma Momma Momma Momma Momma Momma Momma Momma Momma Momma Momma He Bought in afternoon, he even made leap year jump over the moon. He took the 4 t h of July and he put it in May. He took this morning, bought back yesterday. He did a knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, k n c k knock, knock, k n o o c o o c o o c o o c o o c o o c o o c o o c k k o o c k k n o c n o c k knock, k o n o c k knock, o n C'est Adult, un des, des premiers groupes,、euh, je dirais, proto-punk, proto-inventaire.、Oh, euh, oui, c'était、ouais, méchant. <rire> ça、oui. ça sonnait vraiment Destoy. C était, c était à Destoy. C'était la fin du monde ça, quand, quand ça sortait en 64-65.、Euh, ça, c'est、uh, The Witch et、uh, c'est une des premières pièces avec laquelle ils se sont fait connaître. Mais cette version-là, je l'ai prise sur leur troisième album. Un album qui, curieusement, s'appelle Introducing the Sonics.、Mm. C'est leur troisième. Il s'appelle Introducing the Sonics. Il y en a fait deux autres avant. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. C'est peut-être parce qu'ils venaient de changer de compagnie de disques pour une compagnie plus importante. Et là, ils se sont dit, euh, euh, on recommence. Alors, je ne sais pas. C'est ce que je me suis dit, moi aussi. C'est un disque qui est,、euh, qui, qui, qui, euh, qui est vraiment mal coté chez.、Euh, Euh, les, les, connaisseurs de Sonics,、euh, qui vont plutôt y aller avec les deux premiers. C'est vrai, les deux premiers sont excellents.、Euh, ils sonnent peut-être moins celui-là, plus propre. Mais en même temps, ça sonne pas propre du tout. <rire> Je pense qu'il chiolait pour rien. C'est、ouais. un album qui est sorti en 1966. Et、euh, juste avant ça, on a entendu,、euh, on pourrait dire que c'est le grand-père de, de, de Marilyn Manson.、Hein? Oh oui.、Euh, Screaming j a Hawkins,、euh, qui est un chanteur euh, très, très. Euh, avec une image très、euh, flamboyante dans les années 50. Il, se, il sortait d'un cercueil lorsqu'on l'amenait sur scène et puis、euh, il y avait plein de trucs morbides comme ça.、Et、il fallait. Il y avait souvent des thèmes aussi、euh, reliés aux films d'horreur.、Euh, donc, ce qu'on a entendu, c'est une de ses pièces, Little Demon, et ça, ça vient de son premier album, At Home with Screaming Jay Hawkins,、euh, qui est paru en 1958. Quand même. Oui, ça faisait quand même un bout de temps qu'il faisait carrière、oh, i、oui. l sortait des, des, des 45 tours, mais ça, ça a pris 2-3、euh, ans avant qu'il sorte comme ça un premier disque. c é t a i t pas tellement. Euh, euh, Je dirais, répandu,、euh, non, à la non, mode non. pour les artistes de sortir、euh, des albums à cette époque-là. En effet. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie de Monsieur Simon f i d i b é et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant aux é p h é m é r i d e s du 24 octobre. En、oui. effet, nous débutons en 1936 avec la naissance de Bill Wyman, bassiste des Rolling Stones, qui célèbra donc ses 76 ans cette semaine. Oui, un homme très, très、euh, sous-estimé, je dirais. En parce effet. Parce que souvent, ces lignes de basse, c'est ce qui rendait certaines pièces des Stones intéressantes.、Hein? En effet. Juste d penser à Miss You. Oui. Sans oui. ligne de basse、euh, dans Miss ce You, c'est une chanson plate.、Ah, <rire> Exactement. <rire> il est très ordinaire. Non,、oh. euh, il n'a pas l'air d'être.、Euh, en... en tout cas, Keith Richards n'a pas l'air de l'avoir en haute estime. Euh, il. Euh, Euh, il n'est pas très tendre à son égard dans sa biographie, mais moi je pense que Bill Wyman,、euh, bon, c'est sûr que sur scène, là, il e s t assez s i g n i f i a n t il avait l'air d'une statue, euh, mais euh, musicalement, euh, il a amené des bonnes choses au Stone. Ah,、oh, quand même,、oh, il ne faut pas sous-estimer les apports de Bill Wyman.、Non. En 1946, c'est la naissance de Jerry Edmonton, batteur de Steppenwolf. Oui, d'origine canadienne. Mais en、ah, fait, en Steppenwolf est un groupe d'origine canadienne.、Oh, oui, ben oui, b i e oui. Ils ont même été é n t r o n i s é s au x c a n a d i、oui, e n s Rock and Roll Hall of Fame. Et puis, je me demande même s'ils n'ont pas reçu un prix honorifique de la part du gouvernement du Canada. C'est bien possible aussi. Ils l'auraient mérité. Oui, ils l a u r a i e que C'était un des gros groupes canadiens, si on veut, de la fin des années 60、mm -hmm. dans le monde du. Rock. Exact. En 1962, James Brown enregistre Live at the Apollo Volume 1. Oui, ça, c'est un classique. En effet.、Oh, oui, ça l'a aidé vraiment. C'est les、moussé. débuts du funk. Exactement.、Mm. Ça a moussé beaucoup la carrière de James Brown dans, dans le grand public, en fait. En 1963, les, Beazol, les Beatles oui. Oui, quittent la Grande-Bretagne pour entreprendre leur première tournée à l'extérieur de leur terre natale. Euh, donc, euh, je, je crois que c'est une tournée en Europe. Mais、euh, malheureusement, je ne sais pas exactement où 63, ils sont allés en tournée. Ils、ouais. sont allés en France en premier. Ça doit être ça. Ils ont、ouais. eu une, une espèce de résidence à l'Olympia.、Mm -hmm, ils、mm -hmm. ont joué plusieurs fois à l'Olympia. Et, et puis, les Français n'ont pas été très impressionnés. Non, mais c'est fort probable. Ils <rire> n'en avaient que, que soit... pour Sylvie Vartan. Exactement.、Ouais. Les, les, les chanteuses à l'époque. <rire> En 1973, John Lennon poursuit le gouvernement américain, soutenant avoir subi des préjudices pendant l'enquête sur une possible déportation.、Euh, entre autres, il disait que ses téléphones étaient sous écoute, qu'il était surveillé par la CIA、euh, et que Richard Nixon en avait contre lui. Ouais, je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça.、Euh, ça. Je, je crois qu'il l'a gagné, mais ce n'est pas.、Euh... Euh, je ne pense pas que c'était une grosse somme d'argent quelque、mm -hmm. chose comme ça. C'était peut-être plus des, des excuses ou des trucs comme ça. Il faudrait vérifier. Mais, ouais,、oui. John l a l o n d et le gouvernement américain, c'est、euh, toute une histoire. En 1978, à Toronto, Keith Richards plaide coupable à une accusation de possession d'héroïne. Il écope d'une sentence suspendue d'un an. En échange de cette sentence, les Rolling Stones、euh, se voient obligés de donner deux concerts de charité à Toronto. Oui, pour、euh, les non-voyants. Exactement.、Mm -hmm. euh, euh, C'est à l'instigation、euh, d'une jeune fan des Rolling Stones qui était aveugle、Exactement. et qui、euh, a suggéré ça au juge. Et puis,、euh, D'ailleurs, Keith Richards a, a, a été très, très reconnaissant envers cette jeune femme. Mais il a eu extrêmement peur hein, de,、ah de, oui. de, de la justice canadienne、oui. parce que、euh, la possession、euh, d'héroïnes i m p l e qu'il avait, en fait, ce n'était pas possession simple. C'était considéré comme une trafique. possession trafique parce que、oui, oui. c'était, je pense, 28 oui, grammes. Oui, une grande、euh, quantité parce que c'est ça, c'est du genre de quantité qu'un qu trafiquant va avoir en sa possession. En Mais dans le cas de, de Keith, c'est ce qui était tellement à d r o g u e Gay que c'était de la consommation, consommation personnelle. personnelle. En effet. <rire> c e s t incroyable. C'est <rire> ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il est encore en vie aujourd'hui. Exact.、Oui. En effet.、Mm. En 1979, cette fois-ci,、eh、pour la première fois, tous les albums de Led Zeppelin se retrouvent dans le top 200 du Billboard. Il faut souligner que l'ensemble des albums ont été réédités pour souligner la sortie de l'album In True、oui, The Art Top. Tout à fait, je me rappelle de ça, oui, en, en fait.、Euh, L'industrie du disque en 1979 était tellement mal en b a l e n point qu'on dit que c'est、euh, Led Zeppelin qui,、euh, qui les a sauvés, qui,、ah, qui a ramené、euh, les j e u n e s dans les magasins de disques. Parce que j'en ai déjà parlé brièvement, c'est que les critiques, les, les compagnies de disques ont fait la gaffe de se m e t t r e beaucoup à écouter les critiques de disques、mm -hmm. euh, dans des magazines comme Rolling Stone et tout ça. Et eux,、euh, ils étaient vraiment、euh, entichés de ce qu'on a appelé la New Wave. Ouais, ouais, et、euh, ouais. alors, les compagnies de disques se sont mis à signer des, des groupes de New Wave comme ça. Euh, mais euh, le public n'aimait pas ça. Daniel、oh、Wave, il s trouvait e n ça moche. Tout le monde trouvait ça moche. Alors,、euh, les disques ne se vendaient plus, les magasins de disques étaient vides.、Et、Led Zeppelin, en sortant t h r o u g h the Outdoor,、eh、bien, ça a ravivé、euh, l'intérêt pour les gens qui sont allés acheter ce disque-là, mais qui、euh, sont retournés dans les magasins de disques. <rire> Donc,、euh, ça, ça a sauvé, on dit q u u n e certaine façon, ça a sauvé、euh, l'industrie、euh, du disque cette année-là, le, le, le retour de Led Zeppelin. Non, ça ne me, me surprend pas. Prendrait pas. Oui, tout à fait. Mais,、euh, écoute, c'est tellement mauvais à cette époque-là. C'est incroyable. Ah oui, exact. Par la suite, en 1980,、eh bien, euh, le livre des、euh, records Guinness remet un disque de Rhodium à Paul McCartney pour être l'auteur compositeur interprète ayant vendu le plus de disques dans l'histoire. Ah oui. Ça, je me demande de quel c o u l e u r c'est du Roddy.、Euh, oui, moi aussi, hein, je, je, je me le demande. Mais c'est bien sûr, il faut souligner avant、euh, Michael Jackson et son album Trailer, qui, qui, qui a peut-être battu Paul McCartney、ah, ouais, euh, ouais. au cours des années,、ouais. on s'entend.、Euh, puisque McCartney, à partir des années 80, a commencé, non pas une pente descendante, mais、oh, au、oui, moins populaire. Une pente de descendante, c'était mauvais de ce、ouais, qui、ouais. qu sortait dans les années 80, puis il s'est rétabli.、Euh, Vraiment, il、euh, bon, y a un petit sursaut、euh, tu sais, de, de créativité. L'album Flowers in the Dirt n'est pas bon, mais il est meilleur que les autres、ouais. qu'il avait fait avant.、Mm -hmm. euh, mais ça a été à Flaming Pie là, avant qu'il、ah, ouais. se rétablisse définitivement là, parce que.、Euh, C'est fort malheureux. C'était de bien mauvaises années. <rire> en effet. Ce qui nous amène cette fois-ci à la journée du 25 octobre dans cette semaine d'éphéméride. Et nous débutons la journée en 1944 avec la naissance de John Anderson, le chanteur original de Yes,、oui. qui célèbre ses 67 ans cette semaine.、Oui. Et、euh, c'est dommage, il ne fait plus partie du groupe depuis plusieurs années. En、ah, effet.、Euh, et ça, ça rend Yes.、Euh, je ne dirais pas une blague. C'est mais... un hybride entre un groupe homage et la vraie chose. C'est ça. Sauf qu'il faut dire que l'album que Yes a sorti l'année dernière avec、euh, le Québécois、euh, David Benoît est、hey, quand、euh, même intéressant. Oui,、oh, il est très très bon. Il est vraiment très très très bon, très、mm -hmm. surprenant. J'ai été renversé en l'écoutant parce que je me tendais à de quoi de vraiment moche.、Oh, parce que、bien. Yes, euh, euh, ce qu'ils ont fait justement dans les années 80.、Euh, 90 et même début 2000, là, parce que ça fait quand même longtemps qu'ils n'avaient t p s sorti qu'ils d'album <rire> qui a pas sorti d'album avant ça, ma、euh, Magnification, ça date de 2001, quelque chose comme ça. C'était mauvais, les albums de Yes. Il y a The Ladder qui est peut-être moins é p a i e que les autres, là, mais ce n'est pas très bon. Euh, alors, euh, moi, je dirais que le dernier bon album que Yes avait enregistré, c'était Drama.、Mm -hmm. Et je ne me tendais vraiment à rien.、Là. Et puis, quand j'ai entendu Fly From Here, Oh, c'est vraiment très bon. C'est quand même bien. o u oui, Sauf que, bon, John a n d e r s o n n'est pas là et puis ça enlève de quoi. Je, Je trouve Oui, il manque quelque chose,、Je、en、vois. effet, carrément. Par la suite, en 1948, c'est la naissance de Glenn Tipton, guitariste de Judas Priest, qui célèbre lui ses 64 ans cette semaine. Oui, tout à fait. Il arrive à la retraite. Oui, à la retraite forcée, hein, <rire> parce que c'est Rob Alford surtout qui, qui voulait arrêter Judas Priest. Non, mais ce n'est pas, pas fini Judas Priest. C'est fini, tournée... fini les tournées.、Ah, okay. C'est fini、euh, les tournées de s p e c t a c l e comme ils en ont, ont fait pendant、euh, presque 30 ans. Mm -hmm. Mm -hmm.、Euh, mais le groupe va continuer à faire des, des, des, des choses.、Ah, okay. Il va、okay. continuer à enregistrer、euh, va sûrement participer à des gros festivals en Europe. Euh, mais les tournées, c'est terminé.、Euh, Glenn Tipton,、euh, c est, c est, c est, je te dirais que c'est quasiment la, la force créatrice euh, euh, principale de Judas Priest.、Mm -hmm, euh, mm -hmm. Mais ce n'est pas lui qui a formé le groupe. C'est KK Donning et, et puis、euh, il est arrivé par après. Et Glenn Tipton, c'est surprenant,、euh, il chante très bien. Il a une belle tête. Ah、ouais? oui? Ah, tu a m a i s entendu. Et,、euh, et j'ai présenté un groupe obscur au début de, de l'automne, le Flying Hat Band. Qui était le groupe de Glenn Tipton avant qu'il fasse partie de Judas Priest? e c'est lui qui chantait. Et puis, c'est pas si mal. Écoute, je te dis pas que c'est aussi bon que Judas Priest. Pas du tout. Mais c'est pop. C'est pop. Pour un groupe obscur, c'est vraiment pas si mal. Et puis, il a une bonne voix. Ah, b c'est bien. Mais c'est quand même pas Rob h Alford. C'est Rob h Alford, c'est une force de la nature. En effet. En effet. En 1960, cette fois-ci, Mick Jagger et k e i t h Richards se rencontrent dans un train.、Euh, ils s'étaient connus, m a i r i è v e m e n t au secondaire,、ouais. mais、euh, vraiment, ça a pris plusieurs années、euh, avant qu'ils se, se rencontrent de nouveau. En fait, qu'ils découvrent qu'ils avaient tous les deux un.、Euh, un Intérêt commun très très très fort pour le blues.、Ah, ça, c e s t que、vrai. Keith est passé, non, c'est Mick qui est passé euh, sur, euh, près de la, de la rame là, de, de, de, du, du, du train、mm -hmm. euh, avec des disques de blues et là Keith Richards a v u ça. et a dit h e hé, où tu t'en vas avec ça <rire> Mais,、euh, Et là, ils ont découvert qu'ils avaient une passion、euh, commune.、Ouais. Et ça, ça, ça a forgé、euh, cette amitié qui、euh, Avec les années, a、euh, peut-être été éprouvée, mais qui finalement. Oui, Il n'y a plus d'amitié, <rire> selon Keith Richards, à son des, autobiographie. Des il n'y en a plus d'amitié. L'amitié, elle, elle, elle, elle est disparue lorsque Keith Richards,、euh, euh, plutôt quand. Euh, Mick Jagger a fait la gaffe d'aller coucher avec la femme de Kate Richards à la fin des années 60. Ça a détruit、euh, l'amitié à jamais.、Euh, ce sont des, des, de collègues, des collègues de travail. Carrément.、Ah, ouais. ah, es C'est ce qu'il raconte dans son autobiographie.、Ah, tu vois, ça, je pensais que ça aurait été des événements plus récents que des trucs comme non, ça parce que, n ça a duré malgré tout.、Ouais, oui, ils sois... ont continué à travailler ensemble. Un peu comme Fleetwood Mac. Oui, <rire> exactement. <rire> Euh, ce qui nous amène par la suite en 1962, alors que les Beatles donnent leur première entrevue radio dans la station de Clatterbridge Hospital. Au cours de cette entrevue, Paul McCartney déclare que John Lennon est le leader de la formation. b e n on le voyait comme ça. Oui, à cette époque-là, c'était vraiment lui. Sauf était... que John a, disons, euh, euh, déclaré euh, on peut pas dire déclaré forfait hein,、euh, il a abdiqué.、Euh, ouais, ouais, ouais, d e、euh, par, par manque d'intérêt、euh, ouais. rendu à l'époque de Sgt. Pepper. C'est Paul qui a pris les rênes du groupe et puis qui a fait que le groupe est resté ensemble jusqu'en 1969. e x a c t Parce que sans ça, le groupe serait mort probablement après Revolver. Oh oui, carrément. En 1964, c'est la première apparition des Rolling Stones au Ed Sullivan Show. Donc,、ouais. quatre ans après la rencontre de、euh, Jagger et Richard. Est-ce que ça s'est bien passé?、Euh, mm. Est-ce que, est que Ed était c h a m p o n n é par les、euh, Stones? Ça, <rire> ça, ça a dû bien se passer. Je ne pense pas nécessairement qu'Ed Sullivan、euh, f i t u n grand fan des Rolling Stones. Non, parce que de、non. toute façon. Ni, ni euh, euh, non, c'est <rire> ça. Il n'était pas un grand fan des, des, des musiciens généralement qui passaient à son émission.、Euh, mais j'ai l'impression que pour cette première présence, Là, ça, ça a du bien été parce qu'on essayait vraiment de faire connaître. Ouais, et les, et les Stones sont... étaient quand même conciliants.、Là. Ils ont、ah、déjà ouais, changé ouais. des, des, de des paroles de leur chanson pour, pour passer là. Alors, je pense pas qu'ils aient été déplaisants. Non, en effet. <rire> Contrairement à Morrison. <rire>、oui, C'est très vrai. En <rire> 1968, cette fois-ci, John Lennon annonce que Yoko Ono est enceinte de leur premier enfant. Malheureusement, euh, Yoko euh, a fait une fausse couche quelques temps plus tard. Oui. Euh, chose qu'on peut voir d'ailleurs, il y a une photo、euh, mm -hmm. euh, de, de l'événement, si on veut, là,、ouais. euh, sur le deuxième album de Johnny Yoko, Life with the Lions, qui est vraiment un album à éviter à tout prix. En effet, carrément. <rire> Euh, par la suite, en 1969, Pink Floyd lance u o m a g u m a un meilleur、mmh. album que Life with the l i g h t Oui, oui. Mais c'est quand même un album controversé. Il y, y, y a des gens qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, et il y en a d'autres qui、euh, trouvent que c'est、euh, vraiment mauvais. Hmm. Euh, parce que c'est très, très expérimental. C'est pas, pas pour tout le monde.、Là. Non, c'est ça, exactement. C'est un autre monde,、ouais. carrément. Mais de, de, de, de la partie, de, entre autres, de Nick Mason. Ah,、euh, oui. Pas sûr, là. Non, non c'est assez particulier. Il y a la pièce aussi,、euh, Sisyphus,、euh, en trois parties, qui, qui,、ouais, qui est de la musique concrète ouais, de Richard oui, Wright, oui,、euh, oui. Qui, qui pourrait plaire à certains. Moi, j'aime、ouais, bien, mais. Il faut être ouvert. Il faut être très ouvert,、ouais. en effet. Mais c'est un album qui a eu beaucoup de succès. Oui,、euh, bien, c'est pour la partie live,、ouais. surtout. Que, oui. que ça a connu un certain succès. C'est la, la quatrième phase, je crois, qui était un des enregistrements live、oui. de, de Pink Floyd.、Euh, euh, c'est le premier disque. Premier disque, et, OK,、oui. qui est live. Et、oui. l'autre, c'est des enregistrements. C'est ça, exactement.、Euh, c'est des enregistrements. Euh, euh, Solo, si on veut.、Euh, chaque musicien présente une pièce.、Mm -hmm. euh, donc, euh, chaque face est séparée en deux. Tu vois, c'est Oumaguma qui est、euh, l'album manquant à ma collection Pink Floyd. C'est un des seuls qui me manque, malheureusement. Tu sais, à un moment donné, j'étais chez un de mes amis, on était adolescents, et puis、euh, on écoutait Oumaguma. Et、euh, son père était à l'autre côté, et j'ai dit、euh, Ton père, il doit vraiment capoter d'entendre ça. Puis il dit Bon, pas du tout. Il dit, mon père, il l'a entendu en 1969 quand il est sorti. Mon, mon grand frère l'a acheté. Il dit ensuite, mon autre frère l'aurait ré acheté、euh, au milieu des années 70. Il dit, pis là, c'est moi maintenant. Tu fais trois fois qu'il qu qu qu se tape ça.、Là. Quand même, je vais te expliquer ça. <rire> En、uh, 1991, cette fois-ci, c'est le décès de Bill Graham,、euh, célèbre promoteur de rock'n'roll.、Euh, euh, il est décédé, malheureusement, dans un crash d'hélicoptère. Oui, tout à fait.、Un、personnage très coloré. Très coloré. Et、ouais. que oui.、Ouais. Oh, oh, que oui.、Euh, controversé parce qu'il y a des gens qui、euh, le détestaient profondément, alors que d'autres l'ont en très haute estime. Oh, oui, oui. On l'a vu, Led Zeppelin et、euh, Bill Graham, c'était le, le feu et l'eau.、Euh, par contre,、euh, Euh, Jefferson, Star, euh, Jefferson Airplane l'ont même eu comme gérant.、Mm -hmm. et, euh, ouais. euh, Santana aussi.、Ouais. C'est lui qui a parti Santana. Effectivement. En, 1900, en 2006, plus tôt,、euh, d i t j e Ronnie James Dio、euh, annonce qu'il renoue avec ses vieux compères de Black Sabbath, mais le groupe s'appellera maintenant Heaven and Hell. Ouais, mais il n'y avait pas le droit de s'appeler Black Sabbath. Exactement.、Euh, parce que Sharon Osborne u、euh, a les droits,、euh, comme quoi Black Sabbath, c'est seulement les quatre membres originaux. C'est ça. Elle a réussi、euh, à faire rentrer ça lors de la période de, de, de réunion avec Ozzy Osborne. u、ouais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, non, mais Dio a quand même fait partie oui, de Black Sabbath. Oui, ça a ça. été une、ouais. des. En fait, Probablement la raison pour laquelle le groupe exi a existé jusqu'à dans les années 90, c'est qu'ils ont relancé à la fin des années 70. Ils ont ressuscité. C'est ça,、Tout、exactement. En fait, il leur a redonné une crédibilité artistique qu'ils avaient perdue、euh, sur les derniers albums avec Ozzy, là, surtout Never Say Die, là, qui est vraiment mauvais. Mis à b o r t la pièce type, c'est. C'est un、marrant. peu dommage, mais en même temps, c'est correct、euh, que le groupe se soit appelé Heaven and Hell. Je les ai vus en spectacle à Montréal la dernière fois qu'ils sont venus. C'était vraiment bon. j a i a i s savoir、euh, ça. e v e n and Hell, c'était avec euh, Carmen, euh, non pas Carmen, mais v i n n i e Apici à, à la batterie ou c'était bien toi Oui, c'est v i n n i e Apici. C'est le line-up qu'on retrouvait sur、uh, The Mob Rules. Oui, c'est ça.、Ouais. Uh, ils ont enregistré un dernier album, quelques temps avant que, que Ronnie décède là.、Uh, The Devil You Know. Il est vraiment、okay. très bon. Je ne l'ai pas, pas, pas,、bon. pas écouté.、Ah, oui, je dirais que c'est une, une belle finale. Là, pour, ah, C'est、euh, bien.、Oui. C'est le dernier disque que, que Dio a enregistré et puis il est très bon. Et c'est le dernier disque que les autres membres de, de Black Sabbath、oui. ont probablement enregistré, malheureusement. Oui, oui, oui, oui parce que ouf, je e sais pas s'il y a encore des gens qui croient、mm. au retour de Black Sabbath. C'est assez difficile.、Là. Oui. Et pour terminer cette journée d'éphéméride du 25 octobre et bien toujours en 2006, selon le magazine Forbes, Kurt Cobain est l'artiste à avoir amassé la plus grande fortune de façon posthume après sa mort. Donc, Surprenant ça, parce que Elvis. Elvis, John Lennon aussi.、Ouais. Euh, Surtout mais... Elvis. Oui, a s oui, a s oui. a s Elvis,、euh, sa discographie entière a revendu à peu près. Il a, il a doublé probablement、mm -hmm. le nombre d'albums vendus. Euh, lors de sa mort. Euh, euh. Mais k i e k Cobain, ça doit être avec des produits dérivés également de Nirvana.、Euh, c'était aussi à l'époque. p o r t a n il y a plein de produits、ah, dérivés. e n 2006, c'était l'époque où on a ressorti le coffret With the Lights Out, la、mm -hmm. première également、euh, compilation de Nirvana qui a été lancée, je crois, cette année-là ou l'année auparavant. Donc, ça a peut-être aidé à mousser les ventes. C'est peut-être aussi、euh, l'artiste pour l'année 2006. Il faudrait vérifier.、Ouais. Parce que de façon posthume, maintenant, ça serait Michael Jackson. Avant ça, Elvis,、euh, d'après moi, serait quand même assez、mm -hmm. haut là, dans le palmarès. Ah、oh, oui, sûrement. Euh, on va y aller en musique encore avec、euh, notre thématique Halloween, avec des trucs épeurants. Et parlant d'épeurants, dans un moment, on va entendre Spooky du Atlanta Rhythm Section. Mais tout de suite, on écoute,、euh, on en a parlé il y a deux minutes de ça. On écoute Fleetwood Mac. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, à l'émission r o c l、so、a s s i q u e La seule station à faire tourner du vrai Rock à Toi-Rivière, r s c'est fou que travaille la FAFM. Rhythm Section avec.、Euh, moi, je trouve que c'est la seule bonne pièce qu'ils ont fait en carrière. C'est spooky, c'est un classique、euh, de l'Halloween. C'est tiré de leur、euh, premier album homonyme、euh, qui est sorti en 1976. Et c'était précédé d'un groupe qui,、euh, ben, eux, ils en ont plein de bonnes, de bonnes pièces. Et c'est une、euh, parmi celles-là.、Euh, Sisters of the Moon de Fleetwood Mac. Ça, ça vient de l'album Task de 7 9 Je suis moins chaleureux par r a o r t o n s r e par rapport à l'album Task.、Mm -hmm. euh, Un b o m assez moyen, je trouve. i、oui, je oui, trouve. Il、oui. y a eu pas mal moins de succès que son prédécesseur, Rumors.、Ah, C'est sorti en 1979. Vous êtes à l'émission Raclétique en compagnie de M. Simon f i t z b y et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers les temps, le temps. <rire> et là, on en est maintenant aux éphémérides du 26 octobre. Exactement. Donc, aujourd'hui même, dans la rediffusion, pour ceux qui écoutent.、Euh, La diffusion originale. La diffusion originale également. Oui.、Euh, donc, oui,、euh, 26 octobre 1951, la naissance tout d'abord de Bootsy Collins, bassiste de f r a n k e l r i c k à l'âge de 60, 61 ans, dis-je aujourd'hui même,、oui. hein, l a diffusion originale. L'homme aux lunettes en forme d'étoile. Oui, bien, la b a s e aussi en,、euh, en forme d'étoile. Oui,、euh, oui, c'est vrai.、Euh, mais semble-t-il, il l'avait fait faire、euh, custom. s a、ah, u、oui. euh, f、oui. q u e semble-t-il qu'elle sonne très mal. Ah, j'imagine.、Oui. En effet, le c o n r e ne doit pas être très, très n o n c'est ça. Il n'y a pas de ça, c e C'est ça. puis, euh, ça. Euh, je pense même que le manche est plus pesant que le, <rire> que le body. Il y a des bonnes chances, pas, mais un peu. Ce, ce s t pas une bonne chose. En tout cas, il disait que c'était un citron, là, cette b a s e l à Ça doit être un peu, j'imagine, comme la b a s e de Gene Simmons en forme de H. a c h e ça doit pas sonner、euh, extrêmement bien. Non, ça, c'est disons que c'est、euh, du, du top à l'œil. Oui, a s c'est ça, ça, exactement. C'est pour, pour flasher.、Mm -hmm. En、uh, 1961, cette fois-ci, dix ans plus tard, Bob Dylan signe avec Columbia.、Ouais. Il est resté avec Columbia pendant ben, toutes ces années de gloire. Exactement, oui, oui, oui. Et ça a été le début,、euh, donc, de longue, longue carrière. J'ai écouté cette semaine、euh, l'album de, de son fils, Jacob, le、mm -hmm. euh, dernier Wallflowers, et puis、euh, j'ai réalisé soudain que lui aussi il est sur Columbia. Ah, <rire> tu vois, donc, oui, oui, oui. Des belles coïncidences. En 1962, Love Me Do des Beatles entre pour la première fois dans les palmarès britanniques. Oui. Donc,、euh, ben, là, on peut dire que les débuts、euh, professionnels, vraiment professionnels, là, connus、mm -hmm. euh, des Beatles, ben, ça fait 50 ans, là. Aujourd'hui. Aujourd'hui même.、Oui. Euh, D'ailleurs, on, on ressort hein, en 45 tours、euh, Love Me Do. Là, ah o u i Une édition spéciale de, de, de Love Me Do en 45 tours.、Ah、ça devrait、oui. sortir, je pense, ça sort mardi prochain. C'est quelque chose que je vais me procurer. Ah ouais? J'ai、oui. déjà Rain et Paperback、oui. Writer en 45 tours qui étaient sortis au Record s t o r e Day il y a deux ans.、Mm -hmm. euh, là, ça va être ça que je vais、oui. me procurer cette année. a、ah, o u、ouais, c'est fun. C'est une bonne idée. Ah, très, très, très bonne idée. En 1965, les Beatles deviennent membres de l'Empire britannique, le MBE,、oui. qui s'appelle. Donc,、euh, là, après avoir été annoncé, puisqu'on l'avait annoncé il y a quelques semaines,、oui. quoi, les gens aussi avaient décidé、euh, de, de renvoyer leur médaille. C'est la cérémonie officielle. <rire> D'être r o n i s é e par la reine. Exact. En 1973, John Allen lance le simple Mind Games aux États-Unis.、Ouais. Et drôle de coïncidence parce qu'il y a eu des bonnes chances que ce soit l'album présenté à l'album classique、euh, cette semaine. Ah oui! Mind Games,、ah、ouais, oui. Ouais, ouais.、Ah. Ça faisait un bout que je n'avais pas passé d'ailleurs de John Allen, je crois.、Mm -hmm. Donc ça aurait été ça. Ça, ça, ça se retrouvera peut-être l'année prochaine à la même date. Qui sait? <rire> en 1978, bien, The Police donne le premier concert de la formation à Boston. Ah. Un n o s t a l g i q u l e p r e m i e r tournée des Polices, c'était fait dans une familiale, un station wagon. <rire> <rire>、oh, il n'y avait pas ça, besoin ça de doit, grand monde.、Hein? Ça doit être long、euh, faire le tour des États-Unis en station wagon. Surtout、Là. avec Sting à bord. a h、oh, oui, quelle、okay, <rire> <l> horreur. En <rire>、oh, 1981, Queen et David Bowie enregistrent la pièce désormais célèbre, pièce Under Pressure, bien sûr. Oui, oui, des oui. très grands succès radio de la formation. Oui, ben, très a c c r o c h e u r Oui, oui, oui. En 1992, Pearl Jam enregistre un nouveau、euh, record en vendant 950 000 copies de leur album Versus. Oui, on en、Et、a parlé、euh, la semaine dernière,、ouais. c'est le mot préféré de, de Pearl Jam. Ah, m a i c'est un très bon album. C'est、ouais. plus rock. Oui, oui, en effet. En 1993, cette fois-ci, c'est Bob Dylan qui lance l'album World Gone Wrong. J'ai pas de s o u d e n r de cet album-là. <rire> Bob Dylan Gone Wrong. <rire> i l s'est repris par la suite, là,、oh、mais、oui, ce n'était pas、oh、ses、oui. meilleures années. Non, non, non. non, non entre、euh, je 78 et、euh, 97, c'était assez moche. Jusqu'à temps qu'il sorte、euh, Time out of l a p m i n Exactement. Ce qui nous amène à la journée du 27 octobre dans cette semaine d'éphéméride. s Et nous débutons en 1960 alors que Ben E. King enregistre Stand By Me et Spanish Harlem. Stand By Me qui a été son plus grand succès en carrière. Oui, et qui a donné son titre à une nouvelle de Stephen King、mm -hmm. qui, qui est devenue. Film. Film, ah non,、ouais. en fait, la nouvelle s'appelait The b o d y c'est vrai. Oui, c'est ça, exactement. Et le, et le, le film, film est devenu. Stand by Me.、Euh, oui, il est très bon. Un、euh, film que j'ai lu la nouvelle, mais j'ai jamais vu le film. Ah non. Il faudrait que, que j'écoute.、Euh... C'est réussi.、Ah, réussi. Ça comme, a marqué l'histoire. Comme adaptation, c'est réussi. J'en entends parler tout le temps.、Ouais. Des, des, des, <rire> on parle tout le temps du, du petit gars qui jouait dans Stand By Me,、ouais. puis, etc. Il、ouais, faudrait que je le voie. En 1962, les Rolling Stones réalisent une première session d'enregistrement au,、euh, au studio Curly Clayton, plutôt.、Ah, pour un, une démo. Oui, une démo,、ouais. exactement. En 1969, Ringo Starr débute l'enregistrement de Sentimental Journey après la fin、euh, du travail sur l'album Abbey Road. Il devient le premier Beatles à enregistrer un album solo post-Beatles. Oui, oui.、Ouais, ouais. euh, album、ouais. country, euh, ouais, ouais, de country. Oui, i d J'ai déjà dit, moi, j'aime e n pas le country, mais、euh, c'est un bon album. C'est、ah, pas qu'étain. Non, c'est ça. Ringo réussit à mettre、euh, quelque chose d'intéressant.、Euh, au moins. En、uh, 1967, cette fois-ci, c'est la naissance de Scott Wiland e des Stone Temple Pilots qui célèbre ses 44 ans. Oui, Donc, il est chanceux. C'est i o m m e s'il é t a i en vie. Oui, <rire> très chanceux. <rire>、uh, et nous terminerons cette journée du 27 octobre, courte journée en 1980 alors que Mark David Chapman achète、uh, le Charter 5 coups avec、uh, lequel il tuera John Lennon. C'est moche. C'est moche.、Et、en effet. Euh, ce qui nous amène à la journée du 28 octobre, et nous la débutons en 1936 avec la naissance de Charlie Daniels, qui célèbre ses 76 ans、oui. cette semaine. Musicien de country,、mm -hmm. mais euh, qui、euh, t'associe un peu au monde du rock. Qui avait parti des premières tournées、euh, rock'n'roll à l'époque.、Oui. Alors que le, country rapproch... en fait, que le rock s'est r a p p r o c h a i t un peu du country,、oui. euh, mais ça, ça a été une association qui s'est défaite assez rapidement. En 1956, c'est la deuxième apparition d'Elvis Presley au Ed Sullivan Show. En même temps,、euh, Love Me Tender atteint le numéro 1 du palmarès, déclassant On Dog qui était、euh, au sommet depuis 11 semaines. Il reçoit également un disque d'or pour la pièce, Love Me Tender.、Mm. C'était vraiment、euh, la, la, la, la, une des journées les plus géniales, je crois, dans la vie d'Elvis Presley à l'époque. <rire>、ouais. Et nous terminerons cette journée d'éphéméride en 1977, alors que Nevermind the Ballocks' Ears de Sex Pistols a fait son apparition dans les BAC en Amérique du Nord il y a donc de cela 35 ans、euh, cette semaine. Tout à fait. Un album、euh, pas révolutionnaire, mais qui a quand même été d'une grande influence.、Oh、oui, oui, oui, oui, ça a ébranlé les colonnes, je pense. Parce、rock. que c'est pas révolutionnaire, parce que c'était du rock'n'roll. Oui, c'est ça, quand pas, même.、Euh, Rien de, de, de, de nouveau. C'est、euh, arrivé des... à une époque où、euh, c'était rendu le, le du rock à grand déploiement, des ouais, concerts de stades, des trucs comme ouais, ça. Beaucoup d'OR aussi. C'est ça, exactement.、Ouais. Et pourtant, et les Sex p e s t o l s sont arrivés en disant Nous, on veut rien savoir de ça. Le... Ce que je trouve <rire> très drôle, c'est qu'ils disaient On veut rien savoir de faire de la musique dans des stades. Il y a eu la pièce Pretty Vacant à l'ouverture des Olympiques. Oui. Euh, dans le stade.、Ouais, ouais. C'est un peu <rire> ordinaire.、Ouais. Euh, mais euh, la mentalité était intéressante, malheureusement mal gérée et、euh, avec une gang de musiciens qui étaient plus ou moins talentueux. Ouais, des g a r l o t s、ouais, Le plus talentueux de la gang, c'était Johnny r o t t e n ça donne une idée <rire> du r e s t a n t Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Simon. Je vous réanime, ran...、euh, oui. <rire> je vous rappelle. Que Simon anime, <rire> j'ai fait tout un lapsus là. Je <rire>、euh, vous rappelle que Simon anime deux émissions sur nos ondes cet automne. Album classique, les vendredis à 10h, juste avant un classique. Et、euh, ainsi que ben, toute nouvelle émission, on ne peut pas dire toute nouvelle, puisque ça fait déjà quoi, un mois、euh, et demi. On est rendu à、euh, 7 ou 8 m i s Mais、euh... c'est vraiment intéressant. C'est、euh, l'examen final avec、euh, Maxime t a n g u a y Et là-dessus, vous faites、euh, critique de, de, de disques qui, qui viennent de sortir ou qui vont sortir、euh, dans la semaine suivante. C'est vraiment intéressant. Encore une fois, merci beaucoup, merci. Simon. e r c i Il est midi n Et u f e aujourd'hui, je vais vous présenter un spécial、euh, Halloween. Et au retour, comme ça, on va faire une pause pub. Au retour, je serai accompagné par le Dr. p e n r a g o n pour vous présenter, comme ça, la suite de ce petit spécial Halloween. À tout de suite. Voici maintenant votre capsule InfoCampus.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 Le Centre i n t e r universitaire d'études québécoises présentera une conférence sur René Lévesque, livrée par M. Éric Bédard, professeur en sciences humaines, lettres et communications à la TELUC. Pour aller au-delà du mythe Lévesque et mieux connaître le personnage et son époque, il a été décidé de publier l'intégrale des chroniques que l'homme politicien et ancien journaliste a rédigées. M. Bédard tentera de déceler l'origine de ce projet, les défis d'un tel travail ainsi que ce que révèlent ces chroniques. L'activité se tiendra au 1002 Ringuet le 1er novembre prochain à midi. L'entrée est gratuite. Les prochaines portes ouvertes de l'Université du Québec à Trois-Rivières auront lieu le 3 novembre prochain au Centre de l'activité physique et sportive de 11h à 16h. L'événement est l'occasion idéale pour visiter le campus, les différents pavillons, les résidences étudiantes, les salles de classe ainsi que les laboratoires de recherche scientifique et thématique. Il sera aussi possible de rencontrer et d'échanger avec les responsables de programme, s les représentants des associations étudiantes, le personnel de l'admission ou encore avec d'autres étudiants actifs sur le campus. À noter qu'une seconde journée porte ouverte est prévue le 26 janvier 2013. C'était votre capsule InfoCampus. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister.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 14 au 17 novembre. Hey, Captain! i e J'ai trouvé une carte au trésor! Montre-moi donc ça, mon petit m o u s s a i o n Qu'est-ce que c'est ça, le logo de la barrique à la place du X? On manque justement de bière! Vigie! Qu'est-ce qu'il y a?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 Samedi le 27 octobre, vers 7 h e e u r s du matin, votre radio Sifu devra interrompre sa diffusion pour une durée approximative de 5 h. e e u r s Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Vous êtes à Sifu pour l'écouter. Sifu 89.1.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 Ben、demain, si vous écoutez la rediffusion de mardi,、euh, c'est-à-dire que tout au long de l'après-midi, je vais vous、euh, faire tourner、euh, comme ça uniquement des pièces à thématiques horrifiques、euh, qui parlent de fantômes, de sorcières, de démons, de monstres, de, des sujets、euh, très répandus、euh, dans le monde、euh, du rock. Et pour ce faire, je suis accompagné de, de, de mon ami, l'animateur de l'émission Réanimation, le seul et l'unique Dr. Pendragon. Bonjour, docteur! Bonjour, Rockmaster. C'est une bonne chose <rire> d e sois le seul et unique, ça pourrait créer un chaos épouvantable dans le monde. Tu me v e r a i s très en forme malgré la semaine de travaux et d'études. Je d o i s donc en déduire que tu n'as pas tellement travaillé et étudié dans les derniers jours. Non, j'ai <rire> probablement passé la dernière semaine dans la position qu'on voit sur la photo, c'est-à-dire allongé. <rire> Euh, oui, je suis en forme malgré une petite persistance d'un rhume qui, qui s'étale, mais la voix en pâtit un petit peu, mais pour le reste, ça va assez bien.、Ah, je ne savais pas que les zombies pouvaient avoir le rhume comme ben, ça. Ben, tu sais que les,、euh, tout ce qui sont、euh, microbes et virus maintenant sont très polymorphes, s s'adaptent à peu près à tout, y compris à nous. Ah, ouais. ah ouais, désolé d'apprendre ça. Mais je ne peux pas mourir, c'est déjà fait. Oui! Exactement.、Euh, on va maintenant y aller avec le、euh, premier bloc de tes choix musicaux. Qu'est-ce、ouais. qu'on va entendre dans ce bloc, cher docteur On va entendre que des, de bonnes choses. On va entendre les Rolling Stones, on va、oui. entendre Jimi Hendrix, mais tout de suite, on va commencer avec les Almond Brothers Band et la pièce Midnight Rider. Oui, tout à fait, chouette, très surprenant de ta part. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l a n e u r s de la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou For the Devil, qu'on retrouve sur le très bon album Beggars Banquet de 1968. Et hier, pour la seule, et la première, et probablement la seule unique fois de ma vie, j'aurais aimé être parisien, parce que j'aurais、oui. probablement eu, en tout cas, j'aurais tenté la chance d'avoir un billet pour assister au concert des Stones, qui s'est donné dans une très petite salle.、Mm -hmm. 600 personnes, je crois. Oui, mais ils feront ça avant de partir au、ouais, c o n e r t des s t o n e i c'est un warm-up. Oui,、ouais. ouais, ils ont fait ça à quelques reprises à Toronto. Oui,、ouais. une、euh, espèce de surprise warm-up gig. Ça coûtait、ouais. moins de 20 Wow.、Hein? Ça ne doit pas arriver <rire> souvent, ça. Mais là, il n'a pas donné un spectacle complet.、Là. Il n'a Pas joué pendant deux heures. Non,、là. non, non. Je pense qu'on parle d'une dizaine de pièces.、Là. OK. Mais quand même.、Oh、oui, quand même. C'est、bon, quelque chose. <rire> on parle d'une salle qui est peut-être même plus petite que le、ouais. c l u b Soda ici à Montréal. oui? Oui. J'ai oublié le nom, un nom assez étrange, qui a une consonance un peu espagnole ou italienne. Pas le b a t a t l a n là. Non. Non, on a en géré, v é r i f i e r tout à l'heure, mais c'est un nom qui a une consonance un peu,、euh, ah. je dirais, latine.、Mm -hmm. euh, juste auparavant, nous avions Jim Hendrix Experience et la pièce, ben, Voldo Child. Ben oui. Évidemment. Slight Return. Tout à fait.、Mm. Tiré d'Electric Ladyland de 1968. Quelle bonne pièce.、Hein? Oui. Ben, quel bon album aussi. Tout à fait. Le、euh. troisième h e n d r i x Ouais. Et nous avions ouvert ce. En fait, mes premiers choix musicaux de l é m i s s i Oui, n o ce avec, premier bloc. Oui, avec l'Almond Brothers, Bern et la pièce Midnight Riders qu'on retrouve sur Idlewild South de 1970. Et oui, tu as raison, quel étrange choix de ma part.、Oui. Mais tu sais que. Oui, parce que l'Allemand Brothers, c'est quand ça, même ça, ensoleillé, c'est、oui, Southern Rock. C'est、euh, le Pôle de Dr. Up Dragon.、Euh, c'est、euh, la seule <rire> lumière qui pénètre dans mon antre, <rire> le Southern Rock. Que, quand on imagine chez vous, ça ressemble un peu au château de Dracula.、Là. Non,、euh... en fait, Dracula, c'est inspiré du mien. Ah oui, bah, bah, <rire> probablement, m a on n'imagine pas dans le h o Brothers.、Euh, non, il y a bien des choses qu'on n'imagine pas <rire> chez moi. <rire> vous êtes à l'émission Rock Classique a c c o m p a g n é du Dr. p e n r a g a n c'est lui,、oui. et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons un spécial Halloween afin de souligner cette fête des plus r o c k C'est rock, l'Halloween.、Oui. Euh, et ça, ça a lieu、euh, mercredi prochain. Donc,、euh, si vous écoutez la rediffusion, c'est demain. C'est cela. <rire> euh, donc, euh, cet après-midi, on va vous faire tourner uniquement des pièces、euh, thématiques horrifiques、euh, qui parlent de fantômes. De sorcières, démons,、euh, monstres, mais pas de zombies. Hein?、Euh, je crois pas. Cette année, je crois pas qu'on ait dit ç Ni de momies. L'année dernière non plus. C'est une grande lacune. On oublie toujours les、euh, momies. Mais j'ai pas beaucoup de pièces. Oui, oui. J'aurais pu amener une pièce. Oui, j'en genre... ai quelques-unes.、Oh, effectivement. Je sais pas, pas pourquoi. On passe tout le temps par-dessus les momies. c'est peut-être la créature qu'on aime le moins. Désolé aux、moments. momies. Ben, moi, personnellement, les monstres de Universal, je trouve que c'est le plus plat e de la gang. m C'est peut-être le moins flamboyant pour le m o i n s Oui. Ouais, ouais. C'est sûr qu'à a v côté d'un Dracula, d'un Wolfman. Oui, c'est ça. C est, c est...、Ouais. Peu importe, on a d'autres <rire> créatures quand même en stock. D'ailleurs, tu parlais du château de Dracula. On、ouais. va avoir une allusion tout à l'heure avec Gentle Giant. u n e inévitable. Écoute, j'avoue que c'est à peu près tous les années que je le programme, mais quand même, c'est tellement thématique. Hein. Là, Saber, je pense que、ouais. c'est la première fois que tu programmes l'original. L'année dernière, c'était la version de p i p o Négatif. o、oui. J'en conviens. Mais l'année d'avant, c'était l'original. Ah, oui? Oui. o、okay. i je te l'ai vérifié dans l les... Ah, t'as vérifié pour ne、oui, pas te r e d o t e r trop.、Euh, ben, minimalement. <rire> euh, donc, euh, la pièce titre de, du premier album de Black Sabbath, évidemment. Mais on va débuter tout de suite avec、euh, Alan Persons Project, une pièce qui est excellente, un album qui est très bon et qui rappelle un excellent film aussi, The、oh, Raven. Oui.、Euh, oui. Ben, Edgar Allan Poe. Tout、hein? à fait. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock et des trucs apurants comme ça. Ouais! C'est fou! 89.1 FM à Trois-Rivières. <rire> Chameau, merci de m'accompagner dans ce périple dans le désert. J'ai si soif, je me meurs. Tiens,、yeah, mec, prends ça. J'hallucine, mon chameau me parle. Prends ça. Mais, mais qu'est-ce que c'est C'est un six-pack, m o h m e d un six-pack. Oui, mais c'est un six-pack de CD et de vinyle. Oh, c'est pas ce que tu voulais.、Ah. Gagnez-vous aussi votre propre six-pack de CD et d'albums vinyle, s avec entre autres Jack White, Passion Pit, Battle Horses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 Venez nous rencontrer au 1275 Pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. GarageGauthier.ca Samedi le 27 octobre, vers 7h du matin, votre radio CIFU devra interrompre sa diffusion pour une durée approximative de 5h. e e u r s Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Vous êtes à CIFU pour l'écouter. CIFU 89A. Gentle Giant. Ah, ben oui, p... c'est en plein, ça. C'est Gentle Giant. Tu viens de trouver ça, t'es là, là. <rire> là, c'était pas、euh, Manfred Man. n <rire> Ça, c'était une insalte. Je suis pas sûr qu'on va l'entendre, Manfred Man.、Euh... Ce s t pas grave, c'est une très bonne blague que tu m'as fait. <rire> ça serait long à expliquer. Et la pièce à le card. Et pour savoir ce que ça veut dire, vous n'avez qu'à mettre le titre devant un miroir, vous allez savoir. Oui. s Ce qu'on dit, un palindrome, lorsque -ce c'est à l'envers,、oh, Peut-être. Moi, j'appelle ça la sorcellerie. C'est dans quel film, t e Hammer,、euh, où il y a un personnage qui s'appelle David Alucasse, A73. Qui a connu aussi le titre de 72. Oui, bon, pourquoi Je ne sais pas. Je pense que c'est e l o n la version française et l'originale、oui, a britannique. Le, à, à cette époque-là, la post-synchronisation, c'était long. C'était très long. Il a passé d'un an à l'autre. C'est ça. Probablement, ça v prendre un an. C'est pour ouf, oui, vrai, ça qu'il en plaît AD73. C'est ça. Donc, Gentle Giant et le PSLU a Card se r e t r o u v e sur l'album Gentle Giant de 1970. Oui, c'est l'album homonyme. Oui. Nous avions juste auparavant une pièce qui aurait dû malheureusement jouer en pleine pluie, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut faire avec la température <rire> qu'on a. La pièce Black Sabbath de Du groupe Black Sabbath et tiré de l'album Black Sabbath de 1970. Ben Oui, mais faites-vous-en pas, hein, selon les prévisions de météo,、euh, ceux qui écoutent la rediffusion. Ils vont l'avoir, oui. Oui, c'est ça, ça, il va il pleuvoir, bordel. Oui, effectivement. <rire> il devrait pleuvoir à partir de demain, semble-t-il. Et nous avions ouvert ce, ce bloc avec Alan Persons Project et la pièce t h e Raven, tirée de l'album t e Tales of Mystery and Imagination of Edgar Allan Poe, oui, album de 1976, qui est Très bon. Oui, c'est un album concept、euh, basé sur euh, les, euh, les nouvelles, de... nouvelles histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe. C'est vraiment très, très, très, très bon.、Euh, ce qu'on a entendu, c'est la version CD. Le, le mix est différent.、Oui. A plus, on a rajouté de la guitare là-dedans. Et、euh, ouais. Moi, p e e r s o n n j'aime bien la、euh, version v i n y l e Oui, la version originale, v i n y l e Lui, le, la pochette est plus intéressante aussi. Oui, la pochette est plus intéressante. C'est C'est vraiment meilleur. Là,、ouais. Il y avait、ouais. une deuxième édition v i n y l e de ça qui é t t Oui, je l'ai.、Ouais, euh, oui, c'est、oui, Alan Parsons qui est déguisé en m o m i e s t ça. Mais t'es pas Gatefold, puis il y Paul aussi, même caché. Non, non. et、euh, le, le son aussi était différent, le mix était différent, parce que ce que tu parles, c'est il me semble que c'est、euh, une version、euh, britannique. C'est pas ça. Mais j'ai eu cette version-là. Oui. Je l'ai,、ah, cette version-là. Oui. J'ai gardé seulement l'original. Oui. Mais、ouais. t'as bien fait. o u i je crois. Oui, tout à fait. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie du Dr. p e n r a g a n C'est lui et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux、euh, racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons un spécial Halloween afin de souligner cette fête、euh, qui est très rock. C'est rock, l'Halloween. o、ouais. n non. Alain, il faut que la vie soit rock en général. Donc,、euh, tout au long de l'après-midi, on va vous faire tourner comme ça uniquement、euh, des pièces à、euh, thématiques horrifiques qui parlent de fantômes, de sorcières, de démons, de monstres, mais pas de momies, ni de zombies. Ben, pas pour l'instant, du moins. Oui. Sait-on jamais peut-être des. Ben, non, je pense pas. Non, on va, on va rester dans le domaine du, du euh, progressif.、Euh, oui. Qu'est-ce qu'on va entendre dans le prochain bloc? Ben, une formation qui porte un nom très évocateur, Bram Stoker. On va entendre u une... n Ah non, ça, c'est dans l'autre bloc、ah, après. Excuse-moi, excuse-moi. On, on va entendre. oui, c'est la... vrai. Oui. une très longue pièce. b e n、oui. très longue, assez longue. De la formation canadienne Rush. Et on... c'est pas Twin on One t Will. Non. Parce que c'est pas éperon. Ben voilà. <rire> on va entendre Emerson Lincoln Palmer. <rire> Mais tout de suite, on va y aller avec Genesis. C'est la pièce Mad Man Moon. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai, de vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou. 891FM。89 Oh, how I love you. I once cried long ago, but I was the one who decided to go to search beyond the final crest. Though I've heard it said just f i r s good w e So, how? 27 et 28 octobre prochains, à l o r i f l a m m e du salon de jeu x de Trois-Rivières, ils seront là. Michael Shanks, Jewel State, Richard Hatch, Andy f r i t z e l e et Michael Hogan, les icônes de la science-fiction. Ils viennent vous rencontrer en exclusivité lors de la réunion stellaire. Autographe, photo et entretien avec vos stars préférées. Réunion stellaire Au Salon de Jeux de Trois-Rivières les 26, 27 et 28 octobre prochains. Réservez vos places dès maintenant à la boutique Zone 51 sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières. Une présentation du HIC et de Zone 51. Je vous invite à Connaître Ensemble, une émission qui touche les couples, les femmes et les sages-femmes. Pour tout savoir sur la périnatalité, Connaître ensemble les mercredis après-midi de 13h à 14h sur les ondes de C'est Fou 8 9 On vous y attend! Melon, miel et choux, Bruxelles, en soleil au haut ta journée. m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i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 『セフォー』89、ans. Sky, the three travelers, men of Willowdale, emerge from the forest shadow. Fording the River Dawn, they turn south, journeying into the dark and forbidding lands of the Necromancer. Even now, the intensity of his dread power can be felt, weakening the body and saddening the heart. Ultimately, They will become empty, mindless specters. Stripped of will a n d soul, only their thirst for freedom gives them hunger for vengeance. Pièce qui a une pièce a... tragique et une fin qui semble être très heureuse, malheureusement. je dois d i r e <rire> d a Necromancer, qu'on retrouve sur l'album Caress of Steel de 1975. Oui, chouette, très très surprenant.、Euh... C'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement. Non, C'est parce que c'est une pièce qui est longue, qui se prête、ouais. pas à tous les os, si on veut. Ben, même l'album Caress of Steel. C'est pas le meilleur.、Hein? Non. Mais Tu sais, quand que, à l'époque où Rush l'ont sorti, ils avaient décidé de s'en aller <rire> dans un.、Ouais. Dans un, un Disons, faire、euh, quelque chose d'un peu plus progressif. c Tu vois le truc avec le p a s s a n l e r Gene Simmons?、Hein? Oui, oui,、ouais. ben, c'est ça. i l t o u r n a i t à l'époque,、euh, souvent avec,、euh, ouais, Kiss, i l é t a i t i l étaient a m i avec Kiss.、Euh, ouais. Ils、euh, il il <rire> ouais, s'entendaient bien drôle, avec、ça. eux autres. <rire> et puis,、euh, lorsqu'ils ont sorti k a r e s s of Steel,、euh, ben, ils l'ont fait <rire> écouter à Paul Stanley. là, Paul Stanley, il regardait, pis il comprenait pas. Là, il comprenait absolument rien de ce qui se passait qu -ce là. C'est qu -ce quoi ouais, ça, ben, Il était très différent des deux, deux premiers、ouais. albums, là, qui étaient beaucoup plus rock,、ouais, tu sais. Qui avaient une tendance progressive, mais quand même, le rock était prédominant ici. Il y a des bonnes pièces. La pièce d'ouverture, Basil t D, Day, je trouve, c'est une très bonne oui, pièce. Oui. Mais il y a des sections, des séquences de cet album-là qui sont un petit peu nébuleuses par moment. s、oui. Qui se déconnectent du rock quand même. Bref, cette pièce-là, n e c r o m a n c e r c'est quand même bien. Et nous avions Emerson Lincoln Palmer. Juste avant ça, oui. Oui, la pièce、euh, Brain Salad Surgery de l'album du même titre de 1973. Sauf que c'était、euh, pas sur l'album original. s u r Work. C'est、euh, sur Works t 2, il me semble. C'est le blanc, je pense, celui-là. Oui, c'est、ouais. ça. Ouais. Euh, et euh, ben, là, c'est parce que c'est une version. C'est、euh, une réédition. C'est une réédition.、Ouais. Et puis, moi aussi, j'ai une super belle réédition. Brains h i g e r Surgery, mais il y a juste l'album original dessus. Oui, tout a l'avantage d'avoir en 3D, la mine est、ouais. juste en 2D. Oui. En fait, <rire> Belle la, pochette, hein? Belle pochette qui fait pas mal d a l o u i e une création. Une de des plus belles pochettes. c h a r d Geiger, o u e s du rock,、ouais. Surtout、mm -hmm. l'original en vinyle qui s o u v r e en,、ouais. en deux parties,、mm -hmm. c'est vraiment, vraiment génial. Et、euh, nous avions ouvert avec une pièce,、euh, ma foi, fort épeurante, une <rire> pièce de Genesis,、euh, dont à peu près il y a seul le titre qui nous a fait peur, et encore <rire> Mad Man Moon.、Ouais. Et tiré du très bon album, par contre, Trick of the Tail, le 76. Oui, on dit d'ailleurs de cet album que c'est un album automnal. Qui sonne automnal. Je suis d'accord. Et à la rigueur, ça aurait dû être Win and Worth the Ring. q u i Parce que la, est... la pochette est très évocatrice.、Oh、oui, mais lui aussi mais... sonne automnal. Mais、ouais. on, on disait de Trick of the Tail que c'était un album automnal. Moi, je suis d'accord.、Oh、oui, absolument. Je suis d'accord.、Hmm? Ce n'est pas, pas un album d'été, ça. Non, Pas du, pas du tout. tout. Ben, en fait, Genesis, c'est pas généralement bon l'été. <rire> Bien, c'est toujours bon. C'est toujours、ça. bon, Genesis.、Ouais. Mais c'est de la musique que t'écoutes quand t'es plus enfermé. Oui, peut-être. Ben, peut-être pas non plus. La nuit. Ou jamais. <rire> <rire> Vous êtes à l'émission REC Classique en compagnie du Dr. Pendragon. C'est lui et de moi-même, Alain Lefebvre.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 Euh, donc, tout au long de l'après-midi, on va vous faire tourner comme ça uniquement des pièces à thématiques、euh, horrifiques qui parlent de fantômes, de sorcières, de démons, de monstres.、Oh. Des sujets très répandus comme ça dans le monde du rock et auxquels、euh, notre ami, le docteur, est avec lequel il est très familier, n'est-ce pas?、Oh, toi, oui. En toi de même. Oui. J'en ai autant à ton service, de v a i Oui. <rire> dans une trentaine de minutes, je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs.、Euh, là, on va poursuivre avec encore du progressif.、Euh, dans un moment, on va faire tourner quelque chose que ben, je ne connais pas. Non,、euh, c'est effectivement. Je, je t'en avais déjà parlé、euh, au début de l'année. C'est une formation que j'ai d é c o u v e、euh, r、euh, t Je crois que c'est.、Euh, À la fin 2011 ou début 2012, une formation qui donne un progressif à saveur actuelle, la formation Dark s o u n s Moi, j'aime beaucoup ça.、Mm -hmm. Je trouve que l'album est très intéressant. l à tu devrais aimer parce que l'album porte le titre de Orange. Tu devrais t'évoquer r e les a m p l u s q u à Orange.、Euh, mais tout de suite, je l'ai dit tout à l'heure en b i v u mais je me reprends. Nous allons débuter tout de suite avec une formation qui a un nom très évocateur oui, oui. Bram Stoker et la pièce encore plus évocatrice. b o r d e Guys. Oui, Bram Stoker, euh, pour euh, ceux qui ne, qui ne le savent pas, bien sûr, <rire> c'est、euh, l'auteur、euh, de Dracula. Voilà. Oui, le créateur de Dracula. Tout à fait.、Euh, J'avais présenté cette formation-là dans la chronique des Groups e Obscurs à l'Halloween. Ça doit faire trois ou quatre ans. Tu étais là. Euh, oui, euh, et c'est là que j'avais accroché、oui, sur le bac. C'est ça.、Ouais. Euh, ils ont fait un seul album, mais c'est vraiment très bon. Alors, on va aller écouter ça tout de suite, Poltergeist de Bram Stoker. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes. Et la seule, absolument la seule, à diffuser du rock obscur comme ça, et du rock progressif.、Oui. Et du rock tout court, du vrai rock, hein, parce que、euh, des fois,、euh, les médias appellent des choses rock, puis ça n'en est pas du tout. là. Non, mais ici, c'est only true. Oui, ici, c'est juste du vrai rock. Alors, c'est ce qu'on s'en va écouter, Bram Stoker.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 14 17 au novembre Ce dimanche 28 octobre, assistez au match opposant les Patriotes Soccer de l'UQTR à Montréal, au CAPS de l'UQTR. Masculin 13h, féminin 15h. Visitez notre site web uqtr.ca. p a t t r i o e Les Patriotes, une tradition d'excellence. Notre mission, pour vous, avec vous. Les é t u d i a n t s de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 Hey, Captain! i e J'ai trouvé une c a r t e au trésor! Montre-moi donc ça, mon petit m o u s s o i l l o n Qu'est-ce que c'est ça, le logo de la barrique à la place du X? On manque justement de bière! Vigie! Qu'est-ce qu'il y a?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 Samedi le 27 octobre, vers 7 heures du matin, votre radio CIFU devra interrompre sa diffusion pour une durée approximative de 5 heures. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Vous êtes à CIFU pour l'écouter. CIFU 89A. n s She's very coy about her own age She t r a i e s and t o r n up human body, p a r t s <laughs> Kindly pray, a not h e r slave declaiming loudly to the world I know my curse, I'm constant, r my purse My flesh is weak, I pay for Dark Suns,、euh, et je crois, ne faut pas se méprendre parce que je pense qu'il y a un autre band qui porte le même nom. Non, pas du tout. Il s'appelait Clear u Sun. C'était une blague. <rire> Dark Suns et la pièce That is Why They All Hate You in Hell. Ce qui, au départ, n'est pas une bonne chose.、Hein? Non, vraiment pas. C'est assez excentrique hein, oui,、euh, comme musique. C est, c est, c est, ça, ça me fait penser à du Devil's Doll un petit peu. Par moment, oui, mais je te dirais que cette pièce-là est peut-être une des plus éclatées de l'album.、Mm -hmm. euh, par moment, ça ressemble énormément à un mélange de, je dirais, Crimson et Giant.、Oh oui. ouais?、Euh, c'est actuel.、Évidemment. Donc, c'est assez dark. Par moment, c'est assez dark, ben, avec un nom comme Dark s u n Ouais, Dark Suns. Sons,、euh, pas dans, dans le sens de fils, mais plutôt de soleil. soleil. De soleil au pluriel, oui, effectivement. Oui. C'est tiré de l'album Orange qui est paru en 2011 et nous avions auparavant Bram Stoker et la pièce, la très bonne pièce, Poltergeist. Très bon album, Heavy Rock Spectacular de 1972. Oui, c'est le seul qu'ils ont fait. Ben, c'est dit, des fois, il y a des b a n d s ça serait intéressant qu'on puisse dire ça parce que les réseaux des discographies ne sont pas extraordinaires. Oui, ben tout à fait, c'est ça. Il y a plein de groupes qui、ouais. a r r a i e n t d'en faire juste un, ouais, un b o n comme ça, ça, et puis、euh, se retirer. f f e t i v m o i c c'est peut-être、euh, la lucidité qui a fait que Bram Stoker n'en a fait qu'un. <rire> Possiblement, mais、euh, c'est parfait comme album. Oui, tout à fait. Vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie du Dr. Penragon. C'est lui et de moi-même, Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée comme ça aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons un spécial Halloween afin de souligner cette fête très, très rock. Mais ça devrait dire un traditionnel spécial Halloween. Oui, tout à fait. Donc,、euh, tout au long de cet après-midi, on vous fait tourner uniquement des pièces à thématiques horrifiques、euh, qui parlent de fantômes, de sorcières, de démons, de monstres. Sujet s très répandu. s Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on parle de traditionnel. Moi, c'est une f a i r e C'est une tradition.、Euh, je sais pas quoi. 25 ans? Aucune idée. Mais ça fait、euh, pas mal longtemps. Puis.、Ouais. Euh, C'est une tradition, absolument.、Clair. En passant, a v e c Classic a un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.rockclassic.net q u sur lequel vous retrouverez plein de sections, des choses qui, qui devraient vous intéresser. Entre autres, il y a des, comme là, des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué exactement dans une émission en particulier. Il y a les tops des années passées.、Euh, il y a un accès direct à mon blog sur lequel vous retrouverez au moins, au moins une centaine de critiques d'albums parus dans les 12 derniers mois.、Euh, section balado-diffusion, si jamais vous avez. Envie d'aller écouter une ancienne émission n'importe quand comme ça dans la semaine, ainsi qu'un lien pour me contacter, me faire des commentaires, formuler une demande spéciale si vous le désirez. Encore une fois, le site se trouve au www.rockclassic.net. L'adresse courriel, c'est rockclassic.com. Ça ne peut pas être plus simple. Ça d e n t a t u r e ta leçon. Oui, tout à fait. Euh, dans une vingtaine de minutes,、euh, je vais vous présenter, nous allons vous présenter une face complète、euh, d'un album Véné de classique, un classique du heavy metal des années 80, l'album Creatures of the Night de Kiss.、Mm -hmm. Mais pour le moment, on en est venu à la chronique des groupes obscurs. Et cette semaine, je vous parle d'un quatuor anglais des années 80 du nom de Grim Reaper, que tu connais très bien, Docteur.、Absolument. Groupe formé à la fin des années 70 par le guitariste gaucher Nick Bocot, r qui a recruté plusieurs musiciens qui se sont succédés au cours des ans jusqu'à Est-ce Que la formation se stabilise avec l'arrivée du chanteur Steve Grimmett,、euh, du bassiste Dave Wonklin et du batteur Mark Simon. Mais、euh, avant l'arrivée des trois h o m m e s Grim Reaper s'était fait remarquer en 1981 avec une chanson, la chanson de Reaper、euh, sur la compilation Heavy Metal Heroes qui a eu un impact assez remarquable sur la scène métal britannique naissante, la New Wave o f British Heavy Metal. Le groupe s'est donc、euh, fait signer. Euh, l'étiquette、euh, Ebony et ils ont enregistré leur très bon、euh, premier album intitulé See You in Hell qui est sorti ici en Amérique du Nord euh, sur、euh, l'étiquette RCA Victor、euh, en 84. Grim Reaper faisait un heavy metal tout à fait typique、euh, des Anglais, à la fois accessible et agressif avec des mélodies i n f e c t u e u s e s et des riffs de guitare simples et accrocheurs. Rien d'original, mais les Américains ont particulièrement apprécié. et、euh, Grim Reaper ont Vendu un quart de million d'exemplaires de See You in Hell là-bas. Il faut dire que les États-Unis étaient vraiment et tout à fait affamés en matière de métal à ce moment-là. Le, le métal qui était le genre le plus en demande au début des années 80, au grand désarroi des critiques du magazine Rolling Stone.、Euh, donc, la première tournée américaine、euh, en 84 de Grim Reaper s'est avérée un succès et à la fin de l'année, ils sont retournés en Angleterre pour enregistrer leur deuxième disque, Fear No Evil, qui, selon、euh, plusieurs, égale son prédécesseur en termes de Qualité, euh, mais il n'a pas connu autant de succès et ça a eu pour effet que l'étiquette RCA. C'est un peu désintéressé d'eux、euh, et ça fait que leur carrière s'est、euh, un peu stagnée aux États-Unis. En 8 7 ils enregistraient un troisième album, Rock You to Hell, avec un nouveau batteur du nom de Lee Harris.、Et、question de vous donner une idée de ce que ça avait l'air, la musique de Grim Reaper. On va tout de suite、euh, aller écouter trois morceaux appropriés à ce spécial Halloween tirés de certains、euh, de leurs albums. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock obscuratoire. Et bien, C'est fou, 89 FM <t 'en> Trois des meilleures pièces tirées de deux de leurs trois albums qu'ils ont sortis dans les années 80. On vient d'entendre la pièce titre de leur troisième album, Rock You to Hell, dont on avait tiré un, un vidéoclip à l'époque de sa sortie en 87, dans lequel on pouvait constater le physique quelque peu ingrat des musiciens de The Great Reaper. Et ça, c'est plate, mais c'est une chose qui leur a définitive, définitivement ennuyé. Je vais vous en reparler dans ce moment. Et c'était précédé ça. D'un autre morceau、euh, de, de l'album Rock You to Hell,、a、Night of the Vampire, tout à fait approprié aujourd'hui、oui. en ce spécial Halloween. Et au début du b l o c on a entendu la chanson-titre du premier disque de、euh, Grim Reaper, l'excellent See You in Hell, qui est paru en 1984. C'est la seule pièce que je me rappelle de Grim Reaper. Ah oui? Bon, ben honnêtement. Bon, moi, j'ai ai aimé le premier album. Ben oui, moi, à l'époque, oui.、Hell. aussi, Mais je m e rappelle à peu près juste See You in Hell, mais c'est pas un groupe qui me donne le goût d'aïr personne. C'est trop joyeux. Non, non, non, c'est vraiment, vraiment joyeux et même. je te dirais par moment bouffonnés, ce que je vais en parler. <rire>、euh, parce que comme je l'ai dit plus tôt,、euh, le fait que les membres de Grim Reaper n'avaient、euh, pas été tellement gâtés par la nature、euh, du point de vue physique,、euh, ben, ça leur a nuit considérablement.、Euh, surtout le chanteur Steve Grammett, là, il était affublé d'un p o m p a à d o u r assez、euh, grotesque et、euh, d'une très mauvaise dentition, en, en plus d'avoir un bon e n b o n p o i n t、euh, ça a rebuté une bonne partie du public métal parce que c é t t e époque-là où, euh, MTV, Match Music Plus,、ouais. euh, Euh, il dominait, l'image avait une importance、Absolument. vraiment cruciale, et ça,、euh, les membres de Grim Reaper ne l'avaient définitivement pas. Ils portaient des spandex de, de couleurs fluo,、euh, des foulards, des bandeaux, ils avaient de bien-laids permanentes et,、euh, <rire> les, et des bottes de cow-boy blanche. C'était affreux. C'est un t e i n o n mais il y a juste l'émis à temps qui l va porter des bottes de cow-boy、ouais, blanche. Personne ne va dire quoi. m a i <rire> s、euh, dans le cas de Grim Reaper, ça ne marchait pas.、Euh, Rock You to Hell,、euh, c'est leur troisième album. Il a, il a Aucun succès et、euh, ils se sont séparés.、Euh, le chanteur Steve Grimmett s'est joint pendant un court moment au groupe de thrash anglais Onslaught. a v a n t de, se joindre à Lionheart et de sombrer dans l'obscurité la plus complète, le guitariste Nick、euh, Baucott、euh, est devenu chroniqueur et journaliste pour les magazines Circus et Guitar World.、Euh, ils se sont reformés Grim Reaper en 2006 sans Nick Baucott,、euh, le groupe original, et、euh, semble-t-il qu'ils existent toujours et ils donnent périodiquement des concerts en Europe.、Ah, bon. Est-ce que ça excite beaucoup de gens? Je e n sais pas. <rire> C'est à voir. <rire> voilà qui complète cette petite présentation de Grim Reaper. J'espère que ça vous a plu.、Euh, le premier album, mais s i un air vraiment très bon, je le répète.、Euh, la semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, celui-là des années 60, un quatuor anglais.、Euh, je vais vous présenter le groupe The Creation. C'est donc un rendez-vous.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 Dans, on va maintenant y aller et on en est venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à toutes les semaines, une phase complète d'un album Véné classique.、Euh, cette semaine, je vous présente un très bon disque qui est sorti il y a exactement 30 ans ce mois-ci, le 13 octobre 1982, soit Creatures of the Night de Kiss.、Ah, <rires> on a un des plus grands fans de Kiss ici en studio, hein, la personne du Dr. Penragon. <rires>、euh, dernier album sur lequel on note l'apparition de leur excellent guitariste original, Ace Freely. Mm -hmm. Simmons et Stanley ont souvent dit qu'Ace e n'avait jamais joué sur ce disque,、euh, malgré qu'on retrouve sa photo à Ace sur la pochette.、Euh, le producteur de, du disque, par contre, Michael James Jackson, dit le contraire. Il dit qu'Ace a enregistré quelques-unes des guitares rythmiques sur l'album.、Euh, les parties de guitare solo, en contrepartie, ont été enregistrées par、euh, Vinnie Vincent,、euh, qui est devenu le successeur officiel de Ace、euh, lors de la tournée qui a suivi. Creatures of the Night, c'est aussi l'album sur lequel、euh, Kiss ont enfin assumé. Le fait qu'ils étaient un groupe de heavy metal et qu'ils ne plairaient jamais, absolument jamais, aux critiques.、Euh, ils s'étaient、euh, tout à fait perdus à la fin des années 70 avec des disques mous comme、euh, Dynasty, Unmask et surtout l'épouvantable album concept de The Elder avec lequel ils ont perdu à peu près toute leur crédibilité. Tu sais, Esri e l e a a déjà dit The Elder, c'est pas un mauvais al album, mais c'est un album épouvantable pour Kiss. b e n c'est parce que c'est un peu normal que ton style. tu Le respecte s à quelque part. C'est ça, exactement.、Ouais. Le, le disque n'est pas mauvais, mais, mais c'est. m a i e pour un autre band. C'est ça, exactement.、Ouais. Mais, mais Kiss, ça ne marche pas du tout. là. Donc,、euh, Kiss ont décidé de se reprendre en main avec Creatures of the Night, qui a été un peu, je dirais, l'album de la résurrection Une rock. Oui, oui. Oui. Euh, petite anecdote en passant, je me rappelle avoir vu des enfants de 10 ou 11 ans dans mon quartier et qui triplaient bien dur sur cet album-là.、Euh, autant que moi, je l'avais fait 5 ou 6 ans plus tôt,、euh, quand j'avais à peu près leur âge, là, à ce moment-là.、Mm -hmm. euh, je me suis dit que Kiss, il venait de réussir、euh, l'exploit d'aller se chercher. Une nouvelle génération de fans.、Ouais. Du point de vue des compositions, Cue Just of the Night est sans aucun doute euh, euh, la plus belle sélection de chansons de Kiss、euh, depuis plusieurs années. En fait, je dirais depuis l'album Love Gone,、euh, les pièces ont toutes été composées par Simmons et Stanley e en compagnie de Vinnie Vincent, d'un certain Adam Mitchell et même b r i a n Adams et Jim Valens. c e s sérieux? Oui, ils ont composé War Machine et Rock'n'Roll a、oh, d Hell avec、boy. Simmons. Oui. C'est l'époque d'Eric Carr aussi.、Hein? Oui, c'est ça. C'était le deuxième album sur lequel on retrouvait Eric Carr.、Euh, j e v o u l a i s dire troisième album parce que non, Unmask, c'était、euh, Anton f i g u mais sur la pochette, on disait encore que c'était Peter Chris. Oui,、ouais, c'est vrai, effectivement.、Euh, oui, tout à fait. Anton Figue s t un bon ami d'Ace Freely. Anton f i g u c'est le batteur、euh, du, de l'orchestre de David Letterman, d'émission、ah, de 4-Soire. é Ah oui. oui. Uh -huh. Oui, c'est un très bon batteur.、Euh, au point de vue du son,、uh, Creatures of the Night, il fait aussi figure de, de, de disque innovateur puisque le son de la batterie était absolument révolutionnaire pour l'époque. En fait,、euh, jamais un son de batterie n'avait Autant surpris et était aussi dominant sur un album de rock depuis le son de John Bonham sur When the Livvy Breaks de Led Zeppelin sur leur quatrième album. Et ça, ça datait déjà de 10 ans à ce moment-là. Kiss faisait donc figure d'innovateur au niveau du son, un son que la plupart des groupes de rock et m é t a l vont tenter d'émuler. Le, le reste des années 80.、Euh, C'est un bien bon disque de Kiss,、euh, Creatures of the Night, et c'était, semble-t-il, le préféré du défunt batteur Eric Carr. Aujourd'hui, on va écouter la face 1 au complet de cet album incontournable de l'Halloween. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e l e s t la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 8 9 FM. Yeah!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 vers Le vinyle, n'est-ce pas?、Euh, oui, effectivement. <rire> c'est Kiss. On vient d'entendre la façon au complet d'un de leurs、euh, albums vinyle classiques,、uh, Creatures of the Night,、euh, mais qui est paru il y a exactement 30 ans, ce mois-ci,、euh, le 13 octobre、euh, 1982. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais qu'il y avait une autre pièce après.、Mais、non. Euh, ouais, euh, ben on... Oui, mais sur l'autre côté. Oui, <rire> c'est ça. <rire> On vient d'entendre une composition de Paul Stanley, euh, Danger, euh, précédée d'un pastiche de Batman Turnover Drive、euh, Rock'n'Roll Hell, écrite par Gene Simmons en compagnie de Brian Adams et Jim Valens. Une chanson qui parle apparemment de la descente en enfer de Ace Freely, e qui a quitté le groupe définitivement pendant l'enregistrement de Creatures of the Night pour se donner plus à fond comme ça dans sa toxicomédie. Dans sa décadence, oui. <rire> Malheureusement pour lui.、Euh, mais lui, il n'a aucun regret par rapport à ça. C'est ça qui est incroyable.、Euh, et juste avant, on a entendu、euh, une autre chanson de p a s t e r Ney dont le sujet est bien clair. Keep Me Comin. g、euh, Je ne sais pas si ses enfants lui posent des questions sur la signification de, de ses textes de temps en temps. Euh, euh, ça ne va pas être facile à expliquer. Je ne voudrais pas être à sa place.、Euh, on a aussi entendu、euh, une des meilleures chansons de, de Simmons sur Creatures of the Night Saint and Sinner. Au début du blog, on a entendu la pièce titre de l'album Creatures of the Night. Malgré ce gros effort de retour au rock, tout à fait réussi, il faut le dire, Creatures of the Night n'a pas obtenu tout le succès escompté initialement. Il est monté seulement jusqu'à la 45e position du Billboard et la tournée qui a suivi a attiré beaucoup moins de monde que la précédente, la tournée Dynasty Return of Kiss de 1979. Avec、euh, le temps, avec le recul, on voit que Creatures of the Night, c'est vraiment le meilleur album que Kiss ont sorti dans les années 80 et que c'est un de leurs meilleurs en carrière. Certaines pièces comme I Love It Loud, La Pièce Tite et War Machine sont d'ailleurs devenues、euh, des chansons que Kiss ont interprétées en concert pendant des années. Et、euh, dans le cas de I Love It Loud, c'est une chanson que le groupe joue encore en concert de nos jours. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre f a c e d'un autre album Véné classique. Celui-là va, va te surprendre beaucoup. Il est paru il y a 35 ans, le 3 novembre 1977. Je vais vous présenter le disque Rock'n'Roll Machine de Triumph.、Ah, non, non, non, c'est correct, cet album-là.、Oh. C'est donc un rendez-vous. Oui, oui c'est vrai, c'est vraiment.、Oh, c'est un des bons Triumphs. Oui, ben, peut-être même le, le meilleur. seul bon. e u i、ouais, c'est vrai.、Ouais, v o u e ne v o u d r a i s pas aller jusqu'à. Ben, d'un、ouais. bout à l'autre, là. Oui, bon, c'est bien dit. Oui. <rire> Vous êtes à l'émission r e c t a s s i c en compagnie du Dr. Pendragon, c'est lui, et de mon même a l a n l e f e r e émission entièrement consacrée comme ça aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons un spécial Halloween afin de souligner cette fête qui est vraiment très, très rock. The w e e n c'est rock. Ah, C'est C'est <rire> même à la rigueur pratiquement métal. Oh, c'est métal, oui. Ah o c'est... Donc, tout au long de l'après-midi, on vous fait tourner uniquement des pièces à thématiques horrifiques qui parlent de, de fantômes, de démons, de sorcières, de monstres. Mais des... pas de momies, pas de zombies. Non, non, non, seulement de joyeux drilles.、Euh, D'enfer, <rire> oui. t Oui, t à f a t、euh, q u e s t c e qu'on... Là, on va y aller avec un de tes blocs, un de tes, de tes choix musicaux. Qu'est-ce qu'on va entendre dans le bloc? Ben, De la musique. Ben, On l'espère. Ah, Guns N' Roses.、Oh, ça n'a p e u t ê t é peuré, ça, Guns N' Roses? Ben... ben C'est vrai qu'Axel Rose é t a t assez peuré. <rire> Il est encore plus aujourd'hui.、Oui. Euh, comme je le disais, Guns N' Roses, formation australienne Airborne, une、mm -hmm. autre formation australienne avec laquelle elle va débuter immédiatement, qui est un grand classique. Bells. Bells. Ben oui. Je ne sais pas, c'était quoi ça? C'était aussi peurant. <rire> oui.、Ah, on essaye d'être peurant aujourd'hui. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 891 FM!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 Un vrai Guns N' Roses, et la <rire> pièce Right Next Door to Hell, tirée de l'album Use Your Illusions 1. Bien、oui. sûr, parce qu'il y a deux parties. À oui, c'est ça. ça.、Ouais. sans exagérer, c'est par en 1991. Et... Bon, je n'avais pas entendu ça, cette pièce-là, depuis 1991 au moins. T'es sérieux?、Euh, oui, bien, premièrement, c'est y、uh, Use Your Origins One. Je l'ai pas mal moins écouté que le deuxième. Il est beaucoup plus fort, là.、Oh, oui, oui.、Euh, mm. Bien, sérieusement, je n'avais pas réécouté ça, c'est bon. Bien, oui, c'est bon. Mais moi, je suis pas pour te relancer, mais moi, je l'avais jamais entendu. Non, c'est pas. n o s a Quand tu dis défunt, bien sûr, bien, l e s formation. Bien, oui, tout à fait. Ce groupe-là, il n'existe plus. Quoi, parce qu que... a, c e s quoi ce q u e l y a à C'était Matt Surround qui drômait. C'était quand même pas le d r a m e u r original, là. Mais... C'était la formation la plus solide. Oui,、wow, oui, tout à fait. Formation、ouais. classique, s e o n m o u f effectivement. Parce que、euh, Axel Rose continue à faire carrière, lui, mais sous le nom Guns N' Roses.、Ouais, c'est le pas band Mais non, ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucune allure. Bref,、euh, je continue à dire que c'était la vraie. La vraie formation. Oui, c'est ça. Qui n'existe plus. Ben, non. Et qui, ils、euh, ne reviendront jamais e n s e n b l e Je pense que Slash a une, vraiment une dent très pointue contre a x l <rire> D'ailleurs, You're a Lie, je pense qu'il est sur son dernier album, qui est dédié à Axel Rose. Ah, je sais pas, je l'ai écouté une、euh, ou、ouais. deux fois son album. La pièce, je pense, c'est Urol l Eye qui l'exprime, qui l'a dit en entrevue. C'est une pièce qui s'adresse à Axel Rose.、Mm -hmm. fait que, bon, ça、ah. veut tout dire.、Ouais. <rire> euh, nous avions auparavant la formation australienne Hairborne et la pièce Hellfire qui est tirée du premier album et très bon album Running w i l d qui est paru en 2007.、Et、pour moi, à date, c'est l'album marquant de cette formation australienne. Ben, le deuxième aussi, t e c h n i q u m Oui, mais je le trouve moins fort. Un、ouais. peu. Ah. Ouais, ouais, je le trouve、bien. un petit peu moins fort. J'aime bien, oui. a s 上。<laughs> Les <rires> avions e i c d c en ouverture de bloc avec un incontournable pour ce spécial Halloween, soit Elsbeth's, tiré de l'album qui est, ma foi, maintenant, un establishment, un incontournable,、ah, c est, c est référence un... dans le rock. Oui, oui c'est un des, des albums de rock les plus importants de toute l'histoire. Tout à fait, qui est Back i n Black de 1980. Exactement. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie du Dr. Pendragon, c'est lui et de moi-même,、oui. Alain Lefebvre, et aujourd'hui, nous vous présentons un spécial Halloween afin de souligner cette fête vraiment. Très rock et même métal.、Oui. Donc, tout au long de l'après-midi, on vous fait tourner uniquement des pièces à thématique horrifique qui parlent de fantômes, de sorcières, de démons, de monstres.、Hein? Il y a un moment, Airborne nous invitait dans les flammes de l'enfer comme、oui. ça.、Euh, eh bien, là, on va y aller avec.、Euh, là, c'était un bloc quasiment、euh, deux. Ben, pas quasiment, deux tiers、euh, australiens. Là, on va y aller avec un bloc 100 anglais. Oui, on va y aller avec là. là C'est vraiment méchant, là, ce qu'on va vous présenter.、Là. Oui,、on、avec des、entendu. méchants personnages. Oui, avec des méchants personnages. Avec des sujets qui sont pas très recommandables et, ma foi, s de fort épeur. On va entendre Iron Maiden, du jeu de Sprees. Mais allons-y avec Merciful Fate. Oui, ça, c'est les intrus, c'est des Danois. o、oui. n écoute des o a t h Voilà. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. Écoute ça comme un c'était、ah, pas. v r、ah, Arrête i a ça. <rire> c'est la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai, de vrai rock et du métal à Trois-Rivières. c h e r c h e z n o u pas du vrai rock ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah non. C'est la seule place ici à Sifu. o Absolument. c e s t f o u 8 9 a f m Yeah.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 Samedi, le 27 octobre, vers 7 heures du matin, votre radio C'est Fou devra interrompre sa diffusion pour une durée approximative de 5 heures. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est Fou 89 ans. In for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire, fire, fire, fire. when you least expect me, and you turn your back i la. l t t a c k I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. But you won't hear me at all. Oh, hear my warning. Never turn your back on the r i p p e r y o u l l s o o n s h a k e with fear. t h e never knowing if I'm near. I'm s l y a n d I'm shameless. Nocturnal and nameless. C'est surprenant, a nom a part. Mais non, pas pour les deux premiers albums, voyons. Non, en effet. C'est pas ça que tu s'es arrêté. <rire> pas mal, oui. <rire> ben C'est drôle, mais à l'occasion, j'ai quelques pièces avec、euh, sous、ouais. le s le, le, le, sous les registre de Bruce Dickinson que je trouve intéressantes. Quand、ah, même. Ouais? Mais à l'occasion. Iron Maiden est la pièce Twilight Zone, tirée du très bon album Killers de 1981, leur deuxième album. Oui, et、euh, moi, ça reste, ça reste mon préféré d'Iron Maiden Killers.、Euh, moi, honnêtement, je suis pas mal égal entre le premier et le deuxième.、Ouais. Ouais. Euh, tu sais qu'ils ont、euh, justement cette semaine ressorti de très belles éditions, des rééditions des véniles, des albums véniles du premier et du deuxième. Mais non, non. Et、euh, en gatefold, format gatefold. Nous,、ah, on ouais, a les、ouais. versions originales là, qui n'étaient、ouais. pas gatefold du tout. Mais là, on les a s o r t i s en format gatefold avec、euh, Picture Disc. v r a i、oui. m e n t un très très bel objet. Oui. Ah oui. oui avec、euh, les paroles dedans. En plus a u s s il i n'y avait pas les paroles. Il y avait pas les c n o i s Il y a v une pochette blanche. Puis... C'est ça,、ouais. exactement. C'est quand même abordable.、Là. Sur quelle étiquette C'est IMA qui a sorti ça. Et, et il bien semble aussi qu'on va ressortir tous les premiers albums de, de, de, de Maiden en, en vénile d'ici la fin de l'année.、Ah. Euh, du moins, je pense, jusqu'à Seven Son.、Okay. Oui. C'est une bonne nouvelle pour les fans de Maiden. C'est une bonne nouvelle pour les deux premiers. Oui. Euh, nous avions Judas Priest auparavant et la pièce The Ripper, qui est une,、euh, une excellente pièce. Je dois dire un peu trop courte à mon goût parce que、oui. j'aimerais q u e l l e s o i t plus long, u e mais bon. J'aime bien la version spectacle surtout. Oui, sur oui. Nation in the East, mais initialement c'est sur Sidewings of Destiny, ce qui est paru en 1976. Ça c'était leur,、euh, deuxi... leur de... deuxième album, et puis c'est leur premier classique, Sidewings of Destiny. C'est un album important dans, dans、oui. le développement et du métal. Très belle pochette u s s i Oui. Et nous avions ouvert ce bloc avec Merciful Fate, les Danois, et la、mm -hmm. pièce The Health, que l'on retrouve sur l'album Don't Break The Health, qui est le premier, deuxième album à être paru de cette formation en 1984, et qui est, selon moi, pas aussi bon que Mélissa, mais pas loin. Oui, J'y mettrais égal, moi. Je les aime autant. Oui, effectivement. Les deux premiers. Bah, après ça, ils se sont、euh... séparés et ils sont revenus plusieurs années après ensemble,、ouais. mais ça n'a jamais été la même chose. Non, là, non effectivement.、Euh, Ce s t pas mauvais, mais. Non, non, c'est moins cracheur, c c r o c h e u r Tout à fait. Vous êtes à l'émission Reclassique en compagnie de, du Dr. p a n d r a g a n c'est lui. Et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons un spécial Halloween afin de souligner cette fête fantastique, n'est-ce pas? C'est cela. Et、euh, donc, tout au long de l'après-midi, on va vous faire tourner、euh, uniquement des pièces à thématique s horrifique s、euh, qui parlent de fantômes, de sorcières, de monstres, de démons, des sujets vraiment très, très j o j o et très oui, répandus、dérangeant. dans le monde du rock.、Euh, dans le prochain bloc, on va entendre justement un personnage dérangeant et un petit peu Peut déranger, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Mais en fait, celui qui est devenu monsieur Alice Cooper par la force des choses, on va débuter tout de suite avec une formation qui donne dans un. Une espèce de shock rock. Ouais, m a o t t e l e c o u p malsains, h e n Ouais, motte l e c o u p m a l s a n s effectivement, t'as u raison. Parce que c'est du shock rock g l a m un peu. Ouais, c'est très actuel dans ces styles-là. On écoute Chapel of Blood! Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Ménémenes, la seule à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est ça du vrai de vrai rock, c'est fou! Absolument ça! 89 FM.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 Examen Une émission de c r i t i q u e musicales les plus variées, présentée les lundis 13h sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. Aussi en rediffusion les mercredis 16h et les samedis 15h. Astral présente la 7e édition de M pour Montréal du 14 au 17 novembre. Quatre jours de découverte musicale, près de 100 groupes locaux et internationaux dans une dizaine de salles montréalaises. Ne manquez pas Plaster, David Giger, u les trois accords.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 On dirait que je la sens pas encore. o k、okay, o k、okay, j'y vais. On se revoit en bas! Non, mais je les ai-tu vraiment eu, ces plouks-là? Tant q u e m b a r q u e r dans une barrique de même, moi, j'aime autant mieux aller à la barrique à Trois-Rivières. On va te dire que c'est la place pour les amateurs de bières de m i c r o b r a s s e r i e q u é b é c o i s e Les bières importées, en plus, ils ont des bons petits produits du terroir. What?、Ouais, au lieu de prendre une bonne tasse d'eau, on va prendre un bon verre de bière. Coudon, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? t a s pas sauté? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, Trois-Rivières. <coughs> Samedi, le 27 octobre, vers 7 h du matin, votre radio Sifou devra interrompre sa diffusion pour une durée approximative de 5 h. e e u r s Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Vous êtes à Sifou pour、ouais. l'écouter. Fou, 89歳。 C'est rare quand même、euh, l e s groupes、euh, suisses. Il n'y en a pas tant que ça là, dans, dans l'histoire du rock.、Là. Non. Il y a Celtic Frost, Coroner. Mais、mm -hmm. qui sont en fait un peu、euh, liés l'un à l'autre. Oui, oui, tout à fait.、Euh, Crocus, Toad. Je ne suis pas s û que je pourrais t'en nommer d'autres.、Euh, pas à bas, non, ils n'étaient pas suisses. <rire> non, sûrement pas. <rire> Donc, Coroner la pièce、euh, R.I.P. tirée de l'album du même nom de 1911. 1000, pardon. 1987,、euh, ça, c e s t leur premier, ça.、Hein? Oui, c'est leur premier album. i n'ont pas fait tant que ça. En fait, il y a quatre albums f u l l e n t qui sont、mm -hmm. euh, typiquement originaux.、Bon, il、oui, oui. y a une compilation. La dernière parution en 1995 qui s'appelle Coroner se remet des trucs inédits.、Oui. Hein, quelques pièces pigées à gauche et à droite. Et c'est très rare des, des albums、uh, Coroner maintenant.、Oui, Sauf、okay, que, comme tu disais, avec la reformation, probablement qu'ils vont、euh, les rééditer. b e n j'ai bon espoir parce que、euh, c est, c est pour, je sais que c'est une formation qui est un peu underdog, mais c'est très、mm -hmm. intéressant comme métal. Ah, mais c'est une formation occulte, Coroner. Oui, absolument.、Ouais. Mais c'est plus les initiés qui,、ouais. qui la connaissent. Oui, les amateurs de métal. C'est ça. Je sais pas, avant, nous avions, u、euh, n e autre bonne formation qui existe, elle, depuis encore plus longtemps. Oh, depuis 30 ans. Ouais. Il s'agit de Gravedigger. Euh, Je viens de m'intéresser à Grave Digger.、La、formation toujours active. Hein? Ouais, Puis, je、euh, écoute,、euh, je te dirais, là, là, écoute, je vais en parler plus en détail la, la semaine prochaine parce que là, j'ai juste eu le temps de l'entendre、okay. deux fois. Je ne l'ai pas écouté, je l'ai entendu deux fois,、okay. euh, l'album de Grave Digger. Alors, je vais l'analyser et en parler plus en détail. Mais je te dirais qu'à、euh, première, non, on ne peut pas dire écoute parce que je ne l'ai pas écouté, mais je pourrais te dire que les deux autres avant ça, ils étaient. Probablement, à mon avis, meilleur.、Hein. Ben, sais-tu quoi? M'encrocher、euh, la première écoute. Je t'obstinerai pas pour une seule et unique raison, puis je vais être très honnête avec toi. Grave Degger, j'ai écouté le premier album, ben, on se rappelle, il y a 30 ans. C'était en 1984. Ouais, ça, ouais. ouais, exactement. Que je trouve encore très bon. Oui, différent, bon, ouais, ouais, c'est un classique. Bon, oui, bon,、ouais. Et j'ai complètement arrêté de suivre la carrière de Grave Degger, malgré le fait que les deux albums précédents dont tu me parles, tu me les as fait écouter chez toi,、mm -hmm. mais j'ai plus Ou moins porté attention parce qu'on était en train de festoyer avec un、euh, ouais. repas qui n'en finissait plus. Tout à fait. <rire> Mais celui-là m'a accroché le terrain. Ah, oui? Oui. Bon, mais écoute, ils ont fait quand même une coupe de classiques, non, là, parce qu'ils n'ont jamais qu arrêté. Ils ont, arrêter, pas, ils ont produit、pas. sans arrêt, eux. eux、oh, oui. Une coupe de classiques comme i l s m'ont mis en tête tout de suite, Toons of War. Là.、Euh, ça, c'était dans les années, début 90, il me semble. Et、euh, tu vois que、euh, j'ai comme skippé pas mal de choses. Oui, mais、euh, c'est le fun parce que là, tu vas pouvoir découvrir ça. Non, oui, hein, je à vais retourner en, en arrière, c'est ça. <rire> La pièce étant Death Angel and the Gravedigger, c'est tiré de Clash of the Gods, qui est paru il y a, ma foi, que je ne compte、ouais. en semaine encore. Euh, nous avions auparavant, e、euh, Alice Cooper et la pièce, ben, en fait, The, The Black Widow. Oui, The qui Black est, Widow. Il est un incontournable, tiré de l'album Welcome to My n i g h t Mare de 75. Et nous avions ouvert avec Murdered <rire> Law. Blood Law, ben oui. Murdered l a s et la pièce Chapel of Blood.、Ah, qui, je ne connais pas le groupe que tu viens de, tu viens de, -tu de nommer, là. Des cousins éloignés. <rire> Qui ils sont ça en à après ça. Ça se ressemble à Burger. Ça r e s s e m b l e à b u r d e r d o l l s C'était un mot e r t c h a p i o n of Blood. On est en nom du b r i d i Culis en nom. Tiré de l'album Women and Children Last qui est paru en 2010. Ils devraient sortir de coin, c'est ça, majeur. Oui, bien, ils ne sont, sont pas très productifs. C'était seulement leur deuxième album. Ça, non, mais, mais je peux、euh... croire qu'avec l'allure qu'ils ont et le trip de, vin, trip, trip de vie qu'ils ont, ils e sont pas très productifs. Oui, écoute, le premier album, il, était, il datait déjà de. Oui,、oh, il était 2007. Ah que...、oh, non, t ça, il me semble que c'était au début des années 2000. Ah, t'es sûr? Bon, il faudrait vérifier. On、oui, va、ouais, vérifier, on va revenir、ouais, là-dessus.、Ouais. Euh, évidemment, vous êtes à l'émission REC c l a s s i u en e compagnie du Dr. Pendragon. C'est lui et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée.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 C'est cela. Eh <rire> oui, c'est demain.、Euh, donc, tout au long de l'après-midi, on vous fait tourner uniquement des pièces à thématiques horrifiques、oh. qui parlent de, de sorcières, de fantômes, de démons, de monstres. sujet s très, très j a u r e et très répandu s dans le monde du rock. Qu'est-ce qu'on va entendre dans le prochain bloc, docteur? C'est un bloc qui est plus axé sur le Sludge Toner. On va entendre une formation Cathedral, Monster Magnet, mais immédiatement, très bonne formation Range Goblin et la pièce d e Fog. Ah Oui, ça, c'est un album qui nous a beaucoup marqué. o、oui. u、euh, Pour faire partie de nos, nos meilleurs de 2019. Eulogy for the Damned 89FM。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 Écoutez les émissions quotidiennes du 29 septembre au 1er octobre, assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de compte de 11h à 13h. a l o r s mon petit, tu as aimé la musique que je t'ai envoyée Oui, mon Dieu, je suis mort heureux. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiantes de l'UQTR sont notre raison d'exister.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 Samedi le 27 octobre, vers 7 heures du matin, votre radio Sifu devra interrompre sa diffusion pour une durée approximative de 5 heures. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Hello, hello, hello. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Sifu, 89 ans. Ben oui. Je les aimais beaucoup. Mais ils ont quand même eu une bonne carrière. Ils sont、ouais. supposés en sortir un dernier album studio. Ah oui? Oui. Qui était après le. le, le, le Éventuellement, le, le, ils sont supposés sortir un dernier album. Le Ice Age, qui était l'espèce de trois pièces. Oui, ils sont supposés sortir un dernier album, a h ben c'est une bonne nouvelle, parce que c'est une des bonnes formations, c'est、euh, au niveau du, du Stone, du Stoner、ouais, Doom. Oui, du Stoner Doom, C'est、ouais. vraiment ouais. excellent. Donc, c'était la pièce Vampire Sun, pièce d'ouverture de l'album Carnival Bizarre de 9 5 et c'est également mon préféré. Oui, c'est ton préféré à toi. Moi, j'arrête pas de le dire, là.、Ouais. <rire> Monster Magnet et l'étrange bizarroïde pièce 1990. Witches que l'on retrouve sur Power Trip de 9 8 qui faisait、ouais. un peu à la Quentin Tarantino.、Oh、oui, c'est ça. C'est é v o q u e les films de, de Tarantino. Tout à fait.、Ouais. Mais je trouve ça excellent quand même.、Mm. Et une superbe pièce de Orange Goblins, What e Fog, qu'on retrouve sur la dernière parution de cette très bonne formation Stoner, Elegy for the Dam, qui est paru en 2012. Quel album!、Hein? Oui, au début de l'année. Et puis,、euh, ça, va. ça va probablement être dans nos,、euh, dans notre liste, nos listes respectives des meilleurs、ah, albums parus、euh, cette année. Mais ça ne sera pas dans notre liste de Noël, parce qu'on l'a déjà. Ah, évidemment. Voilà. Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie du Dr. p e n r a g o n c'est lui et de moi-même, Alain l a f e、euh, v r e émission entièrement consacrée aux racines du Rock. Et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons un spécial Halloween afin、oui. de souligner cette fête fantastique, fête très rock. Et donc, tout au long de l'après-midi, on vous fait tourner uniquement des pièces à thématiques horrifiques qui parlent comme ça de, de joyeux drilles, de, de, de, de fantômes. c e s pas le cas. Oui. <rire> <rire> <rire> Les podcasts de fantômes,、euh, des sorcières,、euh, démons, monstres. Et autres. Oui, des choses très répandues dans le monde du rock. Le rock et l'horreur, ça va ensemble. Oui. Tout à fait.、Et、souvent, les amateurs de rock sont aussi des amateurs de films d'horreur. Mais je pense que c'est directement proportionnel. Tout à fait. On va y aller avec un bloc, euh, bloc euh, européen, je dirais. Non, non pas du tout, p o u r européen, européen puisqu'on va,、oui, va entendre un Canadien là-dedans,、ouais. le Devin t o w n s e n d Band. On va entendre les Anglais de c r a d l e f i e l d mais tout de suite, on va y aller avec une information qui va être en spectacle mardi prochain à Montréal. De, devine où je v a i s a l le r mardi prochain.、Euh, é p i c a Oui, je vais être au m é t r o p o l i s pour é p i c a On va écouter、euh, la pièce titre de leur、euh, premier album. « Mus Phantom, Agony ».« v o u t êtes r u r les ondes de la radio g u a n d tu es, c'est fou !»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 Assez fou pour fou, 89歳。 Eh bien, tu voulais de la polka, docteur? Eh bien, t'en as eu. Eh bien, oui, à ben mon grand, oui. ma o grande surprise,、oui. j'en ai eu. v a n p o l k a v a n p y r a Ça, c'est、euh, Devin Thornton b e、euh, n et、euh, c'est tiré de l'album s i n c h e s t r a De 2006, de Linton Sun, c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu cette année. Ouais, dans, je ne sais pas d i r e que c'est le meilleur, mais c'est dans mon top 3. C'est sûr. sûr、ah, ben, quand tu l'as vu, c'était le meilleur. <rire> mais le lendemain, tu m'en as parlé et c'était le meilleur. Mais là, il y s'est <rire> passé autre chose. o、ouais, on en a vu, vu plusieurs. Là, pense, oui, ce mais、ouais. C'est normal de réagir comme ça. Ah,、là. ben oui. oui、ouais. C'est、oui. comme le meilleur album que j'ai jamais entendu. Il y a d un autre qui sort trois semaines après. Ah,、oh, ça, c'est rendu le meilleur.、Euh, ben Non, il y a des constantes quand même. Oui, je vais croire. Mais quand la nouveauté. Beaucoup d'influence sur.、Euh, c'est un peu e u p h o r i q u e oui, oui c'est sur le moment, là, évidemment.、Euh, mais ça reste. Bon, cette année, c'est dans mon top 3.、Là. Mais j'ai été、ouais. très, très、faut、surpris. Il faut dire que je n'ai pas vu,、euh, pas vu euh, Paul McCartney cette année. Oui, <rire> ça, ça s'appelle. Tu te d s i r e r a tout déclasser. Mais j'ai quand même été surpris, Alain, que tu me dises. Ben non, surpris. Oui, surpris que tu me dises. Tu as dit. a h、oh, euh, Je trouve ça bien meilleur que Ghost. Puis, je parle du spectacle qu'on a vu en oui, initialement. Oui, là, oui. Le, le spectacle complet.、Là. Oui, de, en, en janvier. En oui, fait, c'est le premier、ça. spectacle qu'on a vu dans l'année,、oui, Ghost. Oui. Oui. Moi, j'avais été très, très surpris par Ghost. À ce m o m e n t l je n'ai pas vu Devin Thompson. Oui, écoute, c'était vraiment ouais. fantastique. Le、ouais. euh, type était、euh, très, très, très sympathique et très énergique sur scène. Très drôle. Un bad scientist, hein? Oui, absolument.、Ouais. Absolument.、Euh, juste avant ça, on a entendu des trucs un peu plus symphoniques. On a entendu Cradle of Filth avec、euh, The Death of Love. Ça, c'est tiré de l'avant, avant-dernier album, que j'avais beaucoup aimé. Godspeed on t Devil's Thunder. Euh, je l'ai beaucoup aimé, ce Dest-là. Je n'ai pas aimé du tout l'autre qui a suivi. Vénus e v e r s a Darkly, Darkly e v e r s a J'ai détesté cet album-là. Et là, on me dit que le nouveau là,、euh... est, est atroce. Écoute, j a i pas entendu grand-chose du nouvel album. là Mm -hmm. Mais il y a une chose qui est certaine, puis je pense que je ne l'ai pas inventé.、Là. Je crois que Cradle of Field, i l d e v r a i t penser à arrêter.、Ah、ouais, je suis d'accord avec toi parce que, écoute,、ouais. Darkly, Darkly,、uh, Versa, c é t i t Ils、as、ont fait le tour là, de la question. Ils l'ont bouclé. Je pense que ce style-là, en, en ce qui les concerne, est épuisé.、Mm -hmm. Il n'y a plus rien de bon qui va en sortir. À moins qu'ils décideraient de prendre un break、euh, relativement long pour vraiment se ressourcer, mais je n'y crois pas. Oui. e en plus de ça, c'est plate, hein, mais ce g r o u p e l est vraiment mauvais en spectacle. Je ne les ai pas vus,、ouais, mais tous les un... commentaires que j'ai eus sont celui-là. C'est p i t o y a b l e de Danny Field. Oh non, Danny Field, il, il, est, il est atroce, sérieusement.、Là. Très, très décevant. Et quand, quand je les ai vus là,、euh, sur la tournée、euh, Godspeed on the Devil's Thunder, je m'attendais à ce qu'ils jouent plusieurs pièces.、Ah, je pense qu'ils il ont juste joué Shout Out of Hell、euh, okay. ah, ouais. de cet album-là, dans mon souvenir. p u a i l a v a i e t fait faire des T-shirts Darkness Descends, puis ils n'ont même pas joué. Mais ils sont très boudés par、euh, les fans. De leur première heure. Des débuts, oui.、Ouais, ils sont très boudés maintenant, donc ils veulent peut-être aller rechercher ça en live. C'est mais... ça, c'est pour ça qu'ils insistent beaucoup sur les albums. Dusk and Air and、ouais. euh... Ils r Brace. and Oui, sont des bons albums. Oui, oui.、Ouais. Ouais. Ouais. Moi, je préfère des、euh, albums qu'ils ont faits après Median. Ben, Median est excellent.、Euh, je dirais, Memphétamine est quand même correct、mm -hmm. sans être.、Euh, mais ils ont eu de très b o n s bonne production dans ces années-là. C'est、ouais. le début 2000.、Là. Tout à fait.、Ouais. fait. C'est pour ça que je trouve qu'ils se sont raffinés. Et puis, euh,、ouais. euh, la, la voix de Danny Firth, c'est assez.、Ouais. Euh, c'est pas facile là, non, non, sur non, les non, premiers non, albums. Non. Non.、Euh, il s'est amélioré, sauf que là, je pense que t as raison. Il devrait、euh, songer peut-être à.、Il、se restes clé en autre chose. Oui, oui. Du moins pour préserver ce qui leur reste de réputation.、Absolument. Au début du b l o c on a entendu un groupe qui, par contre, est vraiment, vraiment dans son prime, je dire, si je peux dire en, français, en bon français. On a entendu Epica avec la pièce-titre de leur premier album, The Phantom Agony, qui est paru en 2003. Et je vous rappelle que Epica sont en spectacle au Métropolis de Montréal. Ça, c'est mardi. Ils sont ceux à Québec. Je pense que c'est lundi. Au Capitole, et、euh, si je ne me trompe pas, c'est la première fois q u é p i c a vont à Québec. Ah, c'est pas s û Donc les gens de Québec、euh, vont avoir、euh, le plaisir d'apprécier、euh, cette formation qui est absolument、euh, fantastique en spectacle. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie du Dr. Pendragon et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons un spécial Halloween afin de souligner cette fête des plus rock qui a lieu、euh, mercredi. Mmh. Oui, lundi、oui, prochain. Oui, oui. Donc,、euh, tout au long de l'après-midi, comme ça, on vous fait tourner uniquement des pièces à thématiques euh, horrifiques euh, qui parlent de fantômes, de sorcières, de démons, de monstres. Des sujets、euh, très répandus et très joyeux dans le monde du rock. Et du mental aussi. On va y aller avec.、Euh, là, c'est vraiment、euh, un bloc、euh, tout à fait、euh, approprié de circonstances、ouais. pour la fête de Halloween, puisqu'on va entendre des formations de Devil's Blood, qui sont à peu près les plus méchants de toute la, de toute la bande. C'est assez malsain.、Ouais. Oui. On va aussi entendre. Entendre Hell, mais tout de suite, on y va avec. On en parlait il y a deux minutes et c'est un de nos groupes préférés,、oui. euh, préférés,、euh, en, du moins sur notre liste des meilleurs spectacles de l'année. Effectivement. Et puis, leur premier album, et ça, l album, est une merveille. On parle de Ghost. Stand by him. Vous êtes sur les ondes de la radio Campus t a s ça, l a diffuser du vrai rock à Toir et Viat. C'est fou! Yeah! yeah. « Patriote Les patriotes, une tradition Le t Montréal, 26, 27 et 28 octobre prochain, à l'oriflamme du salon de jeu de Trois-Rivières, ils seront là. Michael Shanks, Jewel State, Richard Hatch.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 On vient d'entendre la pièce d'Oppressors et c'est tiré du seul et unique album de ces a n g l a i s Human Remains. i paraît à l'été 2011,、euh, ça l'a repris, euh, genre, q u i n'y a t pas loin de 30 ans avant de le sortir. a b t o l u m e n t C'était terrible, mais c'est vraiment un très, très oui, bon disque. C'était、bon、un de nos albums préférés de, de l'année dernière. C'était dépendant.、Euh, bon、Human Remains, c'était à découvrir、oui. euh, pour les amateurs de heavy metal, mais très, très, très bien fait. Très théâtral, oui, oui, oui C'est ça. C'est dans, dans la mouvance des premiers Merciful Fate.、Euh. Oui, je te dirais même à la rigueur que ça peut même faire office de tourner dans les mêmes trucs que Ghost et compagnie au niveau oui, de l'ambiance. Absolument.、Ouais. Euh, mais ce qui est particulier, c'est les chanteurs, qu'ils adhèrent、euh, vraiment complètement scindlés.、Ouais, puis c'est、ouais. un gars qui chante avec une couronne d'épines réelle qui lui rentre dans la peau.、Là. Ah oui? Ah、oh, oui. <rire> oh, oui, absolument. <rire> oui. Spécial. Tout à fait.、Uh, juste avant ça, on a entendu un autre groupe assez cindé, c'est The Devil's Blood. Ouais, ça, c'est un frère et une sœur qui font de la musique très malsaine. Et ça, c'était mon album préféré、euh, de 2011 avec、euh, celui de Ghost, The Dozen Full、ouais, Epicenter.、Crois. On a entendu、euh, la pièce Fire Burning. Et au début du bloc, c'est ça, on a entendu mon autre、euh, album préféré de, de 2011,、euh, l'album de Ghost. Uh, Opus Eponymus, je pense aussi que ça a été ton album préféré en 2011.、Euh, non, ça n'a pas été mon album préféré de 2011. Il faisait partie de. Je pense qu'il était possiblement dans la deuxième ou troisième position. Ah, oui. Qu'est-ce qui était numéro un、euh, Marc-Fleurand. <rire> là, tu me surprends. Moi aussi. Ce qu'on a entendu, c'est、euh, Stand By Him euh, pièce.、Euh, L'album au complet est bon. Oui, effectivement. On aurait pu passer une n'importe laquelle.、Ah, mais bon,、ouais. mais euh, je, je dois dire que c'est ma préférée, celle-là, Stand By Him. C'est vrai. Oui, très bonne. Ouais, les paroles sont tordues、ouais. aussi. C'est vrai, i l y a César 32, mais en fait, 33, là, tout de suite.、Mm. Go. <rire> Vous êtes à l'émission Classique. En compagnie du Dr. Penragon, c'est lui et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons le fameux spécial Halloween, spécial traditionnel, comme ça, afin de souligner cette fête des plus rocks. C'est-à-dire qu'on vous fait tourner uniquement des pièces à thématiques horrifiques qui parlent de fantômes, de sorcières, de démons, de monstres. Et là, on va y aller avec tes deux derniers choix, n'est-ce pas, Docteur? Absolument. l on est typiquement dans le métal. D'ailleurs, on s e o r i e n t pour la fin de l'émission dans un mode très métal.、Ouais. Parce que tout à l'heure, dans moins de 10 minutes, là, je vais vous présenter ma, ma seule nouveauté de cette semaine, l'album de Enslave. d、mm -hmm. Mais d'ici là, on va entendre. Exodus? Oui. Mais avant, allons-y avec ceux qui sont les vrais pionniers du trash h metal, Slayer et la pièce Black Magic. Oui, ça, c'est une pièce qui a beaucoup marqué les premiers amateurs de speed metal, le Thrash. Ça nous vient du premier album de Slayer, Show No Mercy, de 1983. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai, de vrai rock et du m e t a l à Trois-Rivières. C'est fou! Exodus! Ouais! Et la pièce i m p a l e r que l'on retrouve sur Tempo of the Dam qui est parue en 2004. Oui, moi personnellement, c'est mon album préféré d'Exodus dans la seconde moitié de leur carrière.、Là. Euh, c'est un album qui devait être enregistré à l'origine par、euh, Paul Baloff, le chanteur original. Ouais, mais...、euh, sauf sauf qu'il est, est mort pas qu Il,、euh, voulait pas, il est mort avant de rentrer en studio et puis il a é t é remplacé par son successeur. Euh, Steve Zitro Sousard. o u a r d Moi, j'aime bien. Il est boudé par plusieurs, mais moi, je l'aime.、Ouais, en je, fait, je l'aime pas mal. J'ai mais... de la misère avec ç a Mais ça, c'est une question de goût. Oui, c'est ça, effectivement.、Euh, juste auparavant, nous avions Slayer et la pièce Black Magic tirée de l'album Show No Mercy. Qui est la première apparition de cette formation en 1983 et qui révolutionna le monde du métal. Oui, tout à fait. Il y en a qui vont dire qu'il faisait encore du métal, du heavy metal à l'époque, mais. Non, non, non, non, non. Ça nous cache au-dessus. C'est ça, c'est parce qu'il faut se remettre en perspective à l'époque, puis c'était vraiment méchant, show no mercy, comparativement à tout ce qui se faisait dans le temps. Tu prends juste la portion du solo de Carrie King qui était totalement le chaotique. d i j o n t Aucune mélodie par rapport à ce qu'on C'était、oui. vraiment le jour et la nuit. Oui, absolument. Il est 16h44, vous êtes à l'émission Actesic en compagnie du Dr. b e n r a g a n C'est lui et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée au x r a c i n e s du Rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, je vous parle de ma nouveauté de cette semaine. Je vous parle du tout nouvel album du groupe de metal progressif extrême norvégien, un groupe culte、uh, Enslaved qui vient de paraître、uh, et qui s'intitule Retire.、Uh, Enslaved qui font une musique metal très cérébrale, absolument inaccessible pour la majorité des gens. C'est une musique très difficile. D'approche. Le groupe aborde des sujets comme la philosophie, ils ont des préoccupations envir environnementales, ainsi que, bien sûr, la mythologie scandinave, ce qui n'a rien d'attirant pour le commun des mortels. Tu en conviendras, cher docteur.、Absolument. Mais、euh, la raison que Enslave est devenu un groupe culte, c'est l'intelligence, justement, de leur musique et de leurs propos, en plus de leur énergie, qui en fait quelque chose d'unique.、Euh, il est très rare de voir des musiciens de m é t a l e x t r ê m e comme ça qui professent leur admiration, s o n t très cultivés, ils professent leur admiration pour des Beatles ou des groupes de, de rock progressifs comme King Crimson.、Euh, en fait, King Crimson, qui est probablement l'influence principale sur la musique de Enslave aujourd'hui,、euh, c'est pour toutes ces raisons q u e n s l a v e Steve、sont devenus un peu les chouchous des connaisseurs, des vrais connaisseurs de métal, surtout en Europe.、Euh, le nouvel album est dans la même mouvance que les、euh, derniers disques、euh, du groupe. En fait, depuis、euh, Monumention en 2001, sur lequel ils, ils ont. Ont vraiment pris le virage progressif. Toutefois, je ne dirais pas qu'il est aussi bon ce nouveau que des disques、euh, comme Isa, qui est un vrai classique, ouais, vrai. Rune, ouais, ou v e r t e b r a e ou même le précédent, hein, qui était, qui ouais, était très, très bon. Très, très bon、ouais. euh, on voit encore une fois、euh, le travail extrêmement、euh, méticuleux de la part de Grutal et Ivar, mais On voit qu'ils font quelque chose qui leur plaît avant tout, sans égard à obtenir un quelconque succès commercial, ce qui est une très bonne chose.、Euh, je dirais que r é é t e i r est encore plus difficile d'accès que les albums précédents d e n n s Dave. Il nécessite n t de très nombreuses écoutes avant qu'on en soit suffisamment imprégné.、Euh, ça, ça rentre par petits mots, je dirais, à chaque audition. Il faut, faut être patient.、Euh, question de vous en donner une idée. Je vous propose d'aller tout de suite en, en écouter un morceau. Un seul morceau, parce qu'il faut dire qu'en général, ils sont pas mal longs, quasiment 10 minutes, pour, dans le cas de certaines pièces.、Euh, on va écouter、euh, un des morceaux les plus accessibles du disque, je dirais, même si ça commence de façon très extrême et intense, vous allez le voir.、Euh, au début, c'est l'enfer.、Euh, par la suite, ça devient plus posé, je dirais. On écoute la pièce Roots of the Mountain. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. b r o d h e r l o e Slaved avec Roots of the Mountain, un morceau tiré de leur tout nouvel album, Re-Tealed, qui vient de paraître à peine quelques, quelques jours. Oui, tout à fait. Je pense、ouais. deux, il y a deux semaines.、Euh, Com maximum. Comment tu as trouvé ça?、Euh, ben, écoute, comme je t'ai dit, je l'ai écouté j u s q u à quelques pièces jusqu'à présent. Accroche moins que le précédent.、Ah、oui,、euh, ça, ça rentre vraiment、euh, là, tranquillement.、Ouais. Et, et, et ça, là,、euh, si t'as rien compris, dis-toi que le reste est encore plus compliqué de l'album. Oui, puis moi, je suis pas dur à m é l e r Mais c'est ce genre d'album qu'à la longue, on, on, on finit par apprécier et qui reste, qui、euh, va peut-être devenir un classique.、Hein. Et peut-être même des vers r e d'oreille, ça tombe jamais. Oui. Oui, Mais ce n'est pas, pas évident. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, où serais-je, moi? Mardi prochain. Epica. Et oui, je serai au Métropolis parce que、euh, c'est、euh, la présentation. Epica、euh, sont de retour、euh, à Montréal avec Hellstorm、euh, en première partie ainsi que trois autres groupes. Ça, c'est une présentation de BCI.、Euh, ça va vraiment être fantastique, Epica.、Euh, Ils sont toujours très bons spectacles. Ils ne m'ont jamais déçu. Et moi, je vais être où mardi、euh, Tu vas être à réanimation, bien sûr.、Ah. On va en reparler dans un moment. Non. Ben, <rire> je vais aller voir Epica finalement. Ah oui Non. a ah, <rire> ah. <rire>、voilà. Ça, ça, ça, ça manque à ta culture. Ah,、oh, il y a plein de choses qui manquent à ma culture. <rire> um, um, lundi 5 novembre, Journey, p a t Benatar et Lover Boy seront au centre b e l l e Je suis sûr que toi, tu y seras. Hey、pas. boy! <rire> T'es <-tu> sérieux, là? <rire> oui.、Okay. Euh, et le même soir, ça c'est pour les amateurs de métal, la tournée Metapocalypse va s'arrêter au,、euh, au Metropolis avec Deathlock, Machine Head, All That Remains et Black the l i a n Murder. Euh, malheureusement, il y a juste ma ouais, ça, moi a qui m'intéresse là-dedans et puis je n'ai pas envie de me taper les, les, les trois autres.、Yeah. Euh, mercredi 7 novembre, Zizi Tap seront au centre b e l l Le 16 novembre, Bob Dylan sera à son tour au centre b e l l avec Mark Knopfler en première partie.、Euh, le 20 novembre, on va être au centre b e l l nous deux, pour aller voir les you. Yeah!、Euh, mm -hmm. Qui l s sont pas venus depuis. Oh, la dernière fois que je les ai vus, c'est en. 80... 47 ans, je crois. <rire> c'est en 97 et avancé, il me semble, dans mon souvenir, ils é t a i e n t pas venus depuis, je pense, c'est 79 ou 80. Ah,、quoi. regarde, ils ne viennent... sont pas très sorteux. Non, vraiment pas. Alors, manquez-les pas parce que c'est sûr que c'est la, la dernière fois. fois. Ah oui, assurément.、Ah. Euh, vendredi 23 novembre, Neil Young sera au, au Centre b e l l à son tour avec Crazy Horse. Euh, ça devrait être r o c k avec toi, Crazy w a r a i t être n e b o l l e semaine, toi, là. là. Oui,、euh, grosse semaine. Il、euh, y a Patti Smith、euh, qui va être en première partie. Et、euh, finalement, autre représentation de BCI au Club Soda le samedi 15 décembre. e l v i t i seront avec、euh, Winterson. Winterson, qu'est-ce que c'est? Oui, tu sais mais en fait, ça veut dire la même chose.、Hein? Ah,、ouais? oui? Oui. Parce que moi, je pensais au groupe Wintersorg. Mais Wintersorg Et veut, Winterson... veut dire w i n t e r s o n Et tu sais, oui. Non,、ouais? Oui. Oui. OK, mais ce n'est pas le même groupe du tout. Ce n'est pas le même groupe、pas、du non, tout. Leur nouvel album, d'ailleurs, est sorti cette semaine à Winter Sun. Oui.、Euh, très belle pochette, je n'ai pas entendu. Moi non plus. Peut-être pense que Sinistros que... devrait nous présenter ça. Oui, s u r e m e n t Ah, il y a v a r g aussi qui va être、euh, là ce soir-là, le samedi 15 décembre. 16h59,、euh, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour nous. En terminant, je voudrais d'abord remercier mon ami le Dr. Pendragon pour cette émission. énième Participation à ce fameux spécial Halloween Rock、euh, Classic. Merci. Merci. Merci beaucoup, docteur. Je ne vais me remercier, c'est un plaisir pour moi、oh, aussi, mon cher. C'est toujours un plaisir et reviens avant l'année prochaine. Et toi aussi, reviens à Réanimation. Oui, absolument, absolument. Je vais aller,、euh, non, pas, pas du Black m e t a l Je pense qu'il n'y a rien à faire.、Euh, tu peux passer ce que tu veux, je ferme les é c o u t e u r s p e r l a n t ce <rire> t e <rire> m、um, p s l Peut-être que je t a e r a i du épicotier. t、euh, D'accord. Je j'd voudrais aussi remercier mon autre ami Simon f i t z b e l'historien de c e s Fou, pour、euh, les éphémérides du Rock. Je vous rappelle que Simon anime en direct l'émission Album Classique juste avant la mienne, les vendredis à 10h. Et l'examen final avec Maxime Tanguet, les lundis en direct à 13h. Dans un moment, ça va être la reprise des p a n è s C'est Fou avec Mathieu Plante et Alexandre Carignan. Par la suite, ça va être Skyponka avec、euh, Camarade B pour、euh, les amateurs de punk rock et toujours pour les amateurs de punk. Il、euh, y a une nouvelle émission, Les Bonnets Rouges, avec、euh, le fier breton Adrien Letou t、euh, qui euh, suit Skyponka à 22h et finalement à 23h jusqu'à 2h du matin. Ce sera quoi? Ce sera la rediffusion de réanimation.、Ah、oui, avec mes amis Dr. b e n d r a g a n et Sinistros. Pour le plus grand bonheur des amateurs de m é t a l Je vous rappelle que Réanimation est diffusée、euh, originellement、euh, les、euh, mardis、mm -hmm. de 19h à 22h.、Mm -hmm. La semaine prochaine, avec Tessic, je vais vous présenter entre autres les nouveaux albums de g r a v e d i g g e r Bison BC, Motorhead en spectacle,、euh, Therian, ainsi que les deux nouveaux euh, projets euh, de studio de Steve Hackett.、Okay. Donc,、euh, grosse semaine.、Hein? Euh, je vais vous présenter une、euh, f a c e complète d'un album v é n u de classique du hard rock des années 70, soit Rock'n'Roll Machine,、Ooh. du trio canadien Triumph. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un groupe anglais des années 60 du nom de Creation. Et évidemment, mon ami Simon f i d u b é sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Petit message en passant à cause euh, du, euh, des travaux de construction、euh, majeurs ici à l'UQTR, il、euh, y aura une coupure、euh, de courant. Euh, demain. Alors,、euh, c'est fou, sera hors d'onde entre 7h et 14h. Et par la suite,、euh, eh bien, il va y avoir、euh, les émissions, la programmation、euh, normale. Je vous laisse avec une dernière pièce、euh, du groupe de métal、euh, p i r a t e qui va ouvrir、euh, mardi prochain à Montréal, au Métropolis, pour Epica. Je parle d'Hellstorm e avec la pièce titre de leur deuxième album, Black Sales at Midnight de 2009.